One Qibla présente le corps en action, Madarijus Salikin. الله لله والسلام على رسول الله صلى vem som glöder för honom och att Allah, en och en, ingen partner. Och jag säger att Muhammad är hans hund och hans messias. Och jag säger att alla som är säkra och försöker att följa honom kommer att الاسلام. Vi välkomnar dig till en Les sentiers des itinérants, salikin de l'Imam al Qayyim, ta'ala, et on le rappelle, on est avec la station qui s'appelle At Ta'dakur. Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous parle de cette action très importante, cette caractéristique très importante du cœur qui est At Ta'dakur. At Ta'dakur, on le rappelle, qui vient du mot 'veker', c'est le rappel. Faire le rappel d'Allah Azza wa Jal, comme on dit faire le zikr, donc sous sa forme la plus simple et la plus classique, c'est faire le zikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, qu'on le fait habituellement. Par contre, comme on l'a expliqué la dernière fois, l'imam Ibn al-Qayyim, il nous donne un sens beaucoup plus large ici. On parle du rappel, par exemple, qui inclut la réflexion, la méditation, donc, ça rentre dans ça ici, al-tafakkur. Ça rentre aussi dans ça. La dernière fois, on a parlé de Vikra, c'est le fait de se rappeler d'Allah à ou bien de se faire rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ce qu'on appelle al-maw'idah on ne va pas faire la révision de tout ce qu'on a mentionné la semaine dernière parce qu'aujourd'hui incha'Allah on va couvrir le deuxième tiers de cette station-là de Al-Zikra et la semaine prochaine bi'ibnillahi ce sera pour la dernière partie bi'ibnillahi subhanahu wa ta'ala Imam Ibn al-Qayyim nous avait mentionné que les trois fondements du rappel pour se rappeler d'Allah les trois choses al intifa'u bi al 'idha la première chose ici c'est que al 'idha al mou'idha comme l'exhortation elle doit soit bénéfique on rappelle ici c'est quoi le sens de l'exhortation al l'exhortation c'est l'une des formes du rappel donc ici on a un problème de traduction le rappel le problème des limites de la traduction parce que quand on essaie de traduire tous ces mots en français on revient toujours au mot rappel Mais le rappel, comme on dit, se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Faire le rappel d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ou bien le rappel ici, sous un autre concept en arabe, al-mau'idah. Al-mau'idah, c'est tout simplement comme on est en train de faire actuellement. C'est quelqu'un qui donne un discours pour rappeler Allah Azza wa C'est la khutba, le serment du vendredi. Ça veut dire un discours qui a comme objectif de nous rappeler et de nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourrait nous rappeler qu'est-ce qu'on avait mentionné comme point très important ici, qui nous serve à ce que l'exhortation, à ce que le discours du rappel, il nous soit bénéfique. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi les points qu'on avait mentionnés Au moins l'un de ces points pour les personnes qui étaient présentes. Je sais que ça fait deux semaines, peut-être il y a des personnes qui ont oublié, mais s'il y a des personnes qui avaient pris des notes Il faut avoir, donc, c'est le besoin ici. Très bien. Donc, le premier point, c'est le besoin. C'est que la situation, elle soit favorable. On avait mentionné que l'être humain, de par sa nature psychologique, il n'est pas toujours ouvert à « à « al-rappel ». Pourquoi est-ce que l'être humain, n'est pas toujours ouvert au rappel Pourquoi est-ce que le moment ne serait peut-être pas propice au rappel Qui pourrait nous le dire Qui pourrait nous donner des exemples, plutôt Oui Dans quelqu'un qui est en plein quelque chose de très important, qui est relié à la dunya. Pour lui, c'est très important. C'est le moment lors duquel il est pleinement concentré sur quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le, me le meilleur moment, le moment le plus opportun pour que le rappel il soit bénéfique à, à cette personne. Surtout si on n'est pas en train de parler ici de, de ne pas faire de rappel lorsqu'il y a nécessité de faire le, le rappel. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose de vraiment pas bien, et qu'on pense qu'il y a quand même une certaine possibilité de pouvoir lui passer le message, il devrait le faire, on devrait le faire tout de suite. Attention, on n'est pas en train de dire ici qu'il faudrait toujours différer. Mais on, par on parle ici d'un rappel qui est général. Rappeler la personne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit la dernière fois, on avait mentionné des exemples. On ne va pas faire un... On ne va pas faire un rappel sur l'au-delà, un rappel sur l'akhirah, un rappel sur la mort et sur la tombe. Lorsque quelqu'un sait ça, journée du mariage. Okay? Quelqu'un va nous, va nous inviter à son mariage, on va commencer à lui parler, c'est son mariage, il est tellement excité, la personne se prépare. On va dire « on va parler maintenant de la tombe et de la mort okay? ». Ça va pas. Ce n'est pas que c'est mal de faire le rappel, mais ce n'est pas le moment qui est opportun pour avoir l'effet. Ça pourrait avoir un effet qui est inverse. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme situation dans, dans laquelle le rappel pourrait ne pas avoir un effet Si Mettons si la personne, elle est, elle est très en colère. Donc ici, la personne ne peut pas ne peut pas réfléchir ou bien absorber l'information de façon normale. Peut-être le contraire ici, très en colère, très joyeuse. Donc, un moment qui est un moment d'excès émotionnel. C'est l'émotion qui dépasse les limites qui sont, qui sont normales. Mais on avait mentionné d'autres situations aussi. On avait mentionné peut-être qu'il y a des personnes qui ont assez de rappels, n'ont pas besoin de rappels. C'est clair Et on avait dit que le prophète, comme dans le hadith d'Ibn anhu, il ne faisait pas le rappel de façon insistante. Il ne faisait pas le rappel « Louis et jour, à chaque moment » malgré qu'il leur enseignait la religion en permanence. Mais la différence ici entre enseigner en général et entre le rappel de façon spécifique. Et qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire si quelqu'un a assez de rappels, il faut passer à quoi ici hein? À À l'action, à lui apprendre c'est quoi le bien, c'est quoi C'est quoi le mal, comprenez Donc si quelqu'un ne fait pas la salette, quelqu'un ne fait pas la prière. Et vous allez lui faire un rappel sur l'importance de faire la salat et l'importance de toujours faire la prière à temps. La personne ne sait pas comment faire la prière, elle dit « Oui, c'est très intéressant, vous avez tellement raison, je devrais commencer à faire la salade, inshallah. Mais tu sais quoi, je ne sais pas comment faire la salat. Et toi, tu vas lui dire « Non, non, mais attends, attends, je vais te parler de l'importance de faire la salat. La personne est déjà convaincue, elle est ouverte, veut faire la salat, mais elle ne sait pas comment faire la salat. Tu devrais lui apprendre ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle fiqh, la législation. Apprendre l'action. Comment pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait mentionné aussi euh, un, autre, un autre détail. Donc ici, on avait mentionné que pour que l'idha, le maw'idha rappelle l'exhortation pour qu'il soit effectif, pour qu'il ait son effet, il y avait une deuxième composante. Donc, la première composante, c'est que le moment soit opportun. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme deuxième composante? Je ne sais pas encore là. Mais, mais ici, on, donc, ça c'était le premier. Donc, si, si moi je suis en train, si je suis le destinataire d'un discours de maw'idah, de rappel, quelqu'un me fait le rappel, première chose ici, c'est que je devrais être en situation dans laquelle... C'est le moment favorable pour moi de recevoir le rappel. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi Il y a un autre point que même Ibn al l'avait avait mentionné. Oui. Très bien. Donc ici, c'est ignorer, ne serait-ce que de façon temporaire, les défauts de celui qui est en train de faire le, le rappel. C'est clair Donc ça, c'est très important. Le fait de ne pas relier le rappel à la personne. Est-ce que ce que la personne est en train de vivre, est-ce que c'est des vérités ou ce n'est pas de là Vérité. Si c'est une vérité, surtout s'il y en a quelque chose qui indique que le rappel est sincère, on ne devrait pas ici se concentrer sur les défauts de la personne. C'est clair. J'aime pas comment il parle. J'aime pas comment elle parle. J'aime pas sa façon de présenter l'information. Mais peut-être je devrais me concentrer plus sur l'information en tant que telle. Surtout si l'intention est sincère, c'est pour mon propre bien à moi. C'est clair. Le fameux quelqu'un qui me dit. Et la, craint Allah, « Ce que tu fais, ce n'est pas bien. »« Et toi, est-ce que tu sais toi ce que tu fais qui n'est pas bien aussi ?» Mais ça, c'est une autre chose. Peut-être que l'autre personne fait des choses qui ne sont pas bonnes. On va parler de ça après. Pour maintenant, le sujet, c'est moi. Vous comprenez Si ce que la personne, elle me dit, c'est vrai, je devrais accepter la vérité en tant que telle, bénéficier du rappel. Après ça, on va parler de, des défauts de la personne en tant que telle. « Taïm !» Le troisième et dernier point, je pense qu'on n'avait pas cité ici, l'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit « Tadhakkouru al-Wa'di wal-Wa'i » C'est toujours avoir la conscience, présence dans notre, dans notre état d'âme de quoi Al-Wa'd wal-Wa'id. Al-Wa'id wal-Wa'id, al -wa wal -wa c'est deux concepts très importants dans notre religion. C'est au centre, c'est au noyau de notre religion. Ce n'est pas compliqué, c'est quelque chose de très simple. Al-Wa'id, c'est la promesse. L'ouaid c'est la menace. Ouaid yetaouaduh quelqu'un qui menace quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'ouad ou l'ouaid? C'est la promesse qu'Allah azawajel il nous récompense si on fait le bien et qu'on lui obéit subhanahu wa taala ou la menace qu'Allah azawajel il va nous punir si on fait le mal si on désobéit à Allah subhanahu wa taala. Donc ici on est en train de parler de la croyance en l'au-delà. Al-iman ubil-yomi Ça, ça nous pousse à être... Quoi À bien absorber, encore une fois. À ce que la Mauréda, elle nous soit bénéfique. On va donner un exemple. On va écrire un texte ici sur le tableau. On va dire, on encourage tout le monde à retranscrire le texte qu'on va écrire sur le tableau. On va dire, chacun va prendre un crayon et une feuille s'il vous plaît, écrivez avec le crayon tout ce qu'on va écrire ici. On vous suggère de le faire. On vous propose, on vous encourage de le faire. Parce que ça pourrait vous être utile un jour. Est-ce que tout le monde va l'écrire Non. Probablement, il va y a beaucoup de personnes qui ne vont pas l'écrire. Donc, il y a des personnes par paresse, il y a des personnes qui vont dire « Moi, je peux, je peux lire ça et je peux bien me rappeler. » Vous comprenez Mais si on va dire « On vous suggère, vous n'êtes pas forcé. Par contre, les personnes qui vont écrire sur leur feuille, à la sortie de la salle, vont avoir un chèque de 10 000 dollars. Est-ce que ça va faire une différence ou non Oui. La seule situation dans laquelle ça ne va pas faire de différence, c'est si vous ne faites pas confiance en cette promesse. Vous comprenez Vous n'allez pas la prendre au sérieux, vous allez dire peut-être c'est juste une blague. Mais s'il y a quelque chose qui indique que c'est vraiment sérieux, je suis certain que... Tout le monde va prendre un crayon et et une feuille. Pourquoi C'est parce que ici on a liyakim. On est certain que la promesse, elle est véridique. Que it's worth it. Ce qu'on va faire comme travail, ce qu'on va sacrifier, ce qu'on va poser comme action, on va trouver la la récompense à l'extérieur. Et le contraire aussi pour la punition. C'est pour ça que l'un des piliers de notre foi, c'est quoi Iman ubiliyam il akhir c'est de croire en l'au-delà. C'est parce que comme les ulama, ils ont dit, comme les savants, ils ont dit, un cœur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 Et il m'a dit, bon, regarde, il y a un parent que je connais, que lui, il connaît, qui a un problème avec son fils. Que son fils, il a pris le mauvais chemin, il fait des choses qui sont mauvaises, et ainsi de suite, et il ne veut pas écouter son père. Penses-tu que ce serait une bonne idée de trouver des jeunes qui pourraient aller pour lui parler et le convaincre pour qu'il revienne au, au bon jeune Moi, je ne connais pas la personne, je ne connais pas son contexte, je ne vais pas vous donner toute la réponse que j'ai donnée au frère. Mais ici, pour prendre un point, ici comme référence, qui est relié à notre sujet. Si cette personne-là, si ce jeune homme, ou ça peut être quelqu'un d'âgé, ce n'est pas important, si cette personne-là n'est pas vraiment convaincue par sa foi, elle n'a pas vraiment le iman, n'a pas la foi en l'au-delà, ainsi de suite... Ça ne sert pas à grand-chose de lui dire « Allah Azza wa Jal, il n'aime pas ça, ce que tu fais, ce n'est pas bien, vous comprenez ?» Donc là, il faut revenir à, à la base, à la source. C'est pour ça que toujours on dit, lorsqu'on appelle quelqu'un vers Allah Azza wa Jal, « Da'wa ilallah subhanahu wa ta'ala », le message doit, que ce soit un musulman, comme on dit, non pratiquant, ou bien un musulman, le message doit toujours être personnalisé. Trouver la personne, elle se trouve à quelle étape exactement et commencer à partir de, de, cette, de cette étape. Il y a des gens qui ne sont pas peut-être les meilleures personnes, les personnes qui pratiquent le plus leur religion, mais qui ont quand même ce, ce sentiment-là de, de l'iman b el akhirah. comprenez Comme le fameux sahabi, l'un des compagnons qui buvait l'alcool et qu'on le ramenait toujours bien souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se faisait punir. Et lorsque les sahabes, certains des compagnons, un jour, ils ont dit « Akhzahullah » qu'Allah azawodel le maudisse en quelque sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, ne dites pas ça, parce qu'il aime Allah azawodel et son messager sallallahu alayhi wa Ça, c'est quelqu'un qui a la foi dans son cœur, même si c'est une foi qui est incomplète en s'entendant sur ça, comprenez Mais c'est quelqu'un que si on va lui faire un rappel qui parle d'Allah azawodel, de la fin de l'au-delà, ça pourrait faire vibrer le cœur de la personne et la vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il dit subhanahu wa ta'ala comme Allah azza wa bil qur'an man yakhafu wa'id Allah azza wa jalla rappel par le Qur'an, à travers le Qur'an, fais le rappel pour celui qui craint ma... ma punition ma menace rappelez-vous toujours en arabe c'est très simple al wa'id C'est très simple, ça c'est un mot très commun en arabe. Wa'ad, c'est une promesse. Donc ça ça on l'utilise même même à l'extérieur de la religion. Wa'ad Wa'adtuka bikadha. Je t'ai donné une promesse. Akhla fa wa'dahu, akhla fa wa'dahu, wa n'a pas respecté la promesse. On ajoute juste un ya. Wa'ad devient wa'id. Wa'id c'est le c'est la promesse mais pour la punition, ça veut dire ici là la menace. Allah Azza wa Jalla dit rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. ça veut dire celui qui ne craint pas Allah celui qui ne craint pas son seigneur est-ce que le est-ce que vous pensez que le rappel à travers le Qur'an va avoir un effet sur lui non donc ça c'est comme on dit le mafhum ce que le indique de façon de façon indirecte fa al iman bil wal wa'id wa bil wal donc ça c'était la troisième condition pour qu'on puisse bénéficier, encore une fois, du rappel et du discours du rappel, du discours de l'exhortation. Euh, on va devoir prendre déjà une petite pause, Inch'Allah, pour faire Salatul Maghrib. Après ça, on va commencer avec le vrai contenu qu'on avait prévu pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a des choses très très importantes à partager ensemble, wa taala. Donc, 10 minutes pour faire Salatul Maghrib et on reprend tout de suite, Inch'Allah. On avait mentionné avant cela les trois fondements pour qu'on puisse bénéficier du, du rappel. Première chose al ou bil 'idha, c'est bénéficier du rappel en tant que discours quelqu'un qui nous fait un rappel donc ça c'est déjà couvert, on en a fini hamdoulillah. Deuxième chose al ou bil 'ibra. Imam Ibn Al-Qayyim, il a ça ici istibsar bil 'ibra. Al-istibsar ça vient de al-basar, pouvoir voir quelque chose. Mais pouvoir voir quelque chose, on parle ici de clairvoyance, de voir qu'est-ce qui est derrière. Ça c'est une chose que nous en attendant souvent à ignorer. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde est capable de voir la chose de façon aussi profonde Est-ce que la profondeur avec laquelle on perçoit les choses est la même entre tout le monde Non, vous comprenez. Donc, ce qu'on peut voir avec nos yeux, c'est une chose. Ce qu'on peut lire derrière les événements, c'est complètement différent. On va donner un exemple directement relié à aujourd'hui, actuellement. Si le prophète, tu viens d'arriver toi, tu étais à l'extérieur, c'est ça Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec nous aujourd'hui, à ce moment, et qu'il était à l'extérieur, qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait fait entre autres on n'invente rien c'est parce qu'on se base sur sa sunna mais on se base sur sa sunna pour savoir qu'est-ce que le prophète aurait fait qu'est-ce que tu as trouvé à l'extérieur de la pluie qu'est-ce qu'il y avait aussi non mais quelque chose d'exceptionnel quelque chose de spécial pas très fréquent, pas à chaque jour il y avait Des vents, n'est-ce pas Donc, il y avait des, des vents. Donc, on a déjà annoncé qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des vents violents. Taïb, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait le vent, des vents violents, alayhi sallallahu wa il était apeuré. Pourquoi est-ce qu'il était apeuré Parce qu'il s'est rappelé, alayhi sallallahu wa qu'il y a des gens avant nous, peuple de Aad, qui ont vu le vent et les nuages et qui ont dit, « Ah, ça, ça va être la pluie, c'est beau, ça va être le... » Le résurrection qui va descendre du ciel, alors que dans les faits c'était quoi C'était la punition dans l'Arzoad qui les attendait. Vous comprenez Donc ça c'est ce qu'on appelle al-istibsaar bil-ibra. Il y a une ibra, il y a une leçon à tirer de l'histoire. Ce que le prophète, wasallam, a tiré, c'est pas ce que nous on va, on va tirer. C'est parce qu'on peine à comparer ici, à faire la comparaison et à lier les événements du passé avec notre avec notre réalité. Voyez, comment est-ce que La personne pourrait, encore une fois, atteindre ce estibsar bi al-ibra et pouvoir lire ce qui est derrière l'événement. Pouvoir bénéficier de la leçon en tant que telle. nous dit l'imam Ibn al-Qayyim Taala bi hayati al-raqli wa ma'rifati al-ayyam wa min al-agra Trois points qu'on va détailler wa subhanahu wa ta'ala. Avant cela, le mot ibra, le mot ibra, est-ce que quelqu'un sait que ça veut dire ça en arabe ibra Une leçon, qu'est-ce qu'on a aussi hmm? Morale, la morale, Un exemple, parfois on va dire, ils ont cette expression en arabe qui dit « Ja'alahu ibratan » Il a fait de lui un exemple, ça veut dire un mauvais exemple. Si quelqu'un va faire la même chose, eh bien ça va être le même le même sort vous comprenez, j'allez Donc ici, l'abras c'est comme un modèle qui pourrait se répéter. C'est pour ça il nous dit ici l'imam Ibn al taala, du, du mot dans la langue arabe, le passage. Est de passer de de de la la situation, A sont remplies dans la situation B, Alors, c'est fort probable que la situation B va avoir les mêmes conséquences que la situation A avant elle. C'est ce qu'on appelle « al-ibra » ici. Et Allah Azza wa nous donne plein d'exemples dans le Coran Karim, comme on a mentionné la semaine dernière et comme le frère tout à l'heure, il, il a mentionné la même chose aussi. Quand environ le tiers du Coran, c'est des, des histoires. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa nous parle beaucoup des histoires dans le Coran Karim Pour qu'on puisse en tirer les leçons c'est parce que la vie elle se répète c'est comme si c'est des scènes qui se répètent mais ce qui diffère c'est quoi c'est le temps, le personnage et ainsi de suite mais l'histoire en général elle se, elle se répète c'est pour ça dans le Coran Karim tu as toujours des exemples qui se répètent tu as des modèles de personnages alors on a un modèle de personnage de quelqu'un qui est riche et qui est désobéissant comme, comme qui Qaroun, donc Allah Azza nous parle, ça c'est l'homme d'affaires très riche mais qui a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, qui est devenu arrogant et ainsi de suite. On a de l'autre côté l'exemple de celui qui est riche et obéissant, comme qui? Sulaiman alayhi salam, même si quelqu'un pourrait dire c'est un prophète, c'est une exception, donc Allah Azza lui a donné des pouvoirs exceptionnels. Mais on Adul Qarnain dans sourate Al Kahf Allah Azza wa Jalla donne la puissance la richesse et c'est quelqu'un qui est obéissant. Allah Azza wa Jalla nous a donné l'exemple de proches de certains prophètes qui sont obéissants. Comprenez comme comme qui proche d'un prophète et qui est obéissant. Harun Alayhi si Salam c'est lui même c'est un prophète. Mariam Alayha Salam N'est-ce pas, c'est la mère d'un prophète, Isa alayhi salam, elle n'est pas prophète mais elle est min Allah ta'ala, très proche d'Allah azza wa obéissante. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne aussi le contraire, des proches de certains prophètes mais qui ne sont pas obéissants comme le fils de Nuh Allah ta'ala nous parle de prophètes qui sortent d'une famille ou bien d'un parent qui n'est pas obéissant comme ce fut le cas pour Ibrahim a. donc Allah Azza wa nous, nous mentionne toutes les situations possibles comme ça toi dans ta situation particulière si tu vas trouver dans le Coran tu vas trouver quelque chose de, de comparable et tu peux déjà anticiper les, les conséquences et la bonne conduite à suivre et la mauvaise conduite les erreurs à, à ne pas faire il nous dit ici donc première condition ici c'est « Hayatul Aql » c'est avoir une raison qui est vive La haql. Allah Azza wa Jal nous a donné la raison comme une grande ni'ma c'est un grand bienfait d'Allah Azza ce qui distingue l'être humain entre autres des animaux c'est quoi c'est la raison, c'est clair un être humain qui ne vit que pour manger et vivre et jouer et se déplacer n'est-ce pas que les animaux en la même, la même vie un animal il fait quoi Il mange, il dort, il bouge, n'est-ce pas Parfois, il joue. Donc, Allah il a distingué l'être humain par l'aql, par la raison. Même les animaux ont une certaine intelligence, mais ça n'atteint pas le niveau d'intelligence potentielle d'un être humain, de sa capacité de tirer des conclusions, de poser des réflexions élaborées, ainsi de suite. Alors, l'être humain, s'il va tuer cette capacité de l'aql, sa bassure, sa clairvoyance va, va s'éteindre et il ne peut pas bien lire entre les lignes il ne peut pas bien lire en profondeur ce qu'il y a derrière les faits et les, et les événements donc il nous dit ici Il idrak wa nous dit ici que ça c'est un نور c'est une lumière que Allah accorde comme Ali le anhu fameux compagnon du prophète sallallahu alaihi wasallam. Lorsque certaines personnes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils ont dit le prophète alayhi sallallahu alayhi Vous a donné quelque chose de privé Vous avez quelque chose de secret à vous Il a dit on n'a rien de secret à part ce qu'il y a dans cette sahifa Il avait une petite feuille dans laquelle il avait écrit Certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Rien de vraiment secret Ainsi qu'une compréhension qu'Allah azzawajil Il accorde à qui à qui il veut vous comprenez la raison on pourrait avoir tendance ici à faire un mélange entre la raison et entre l'intelligence on va dire que c'est quelqu'un qui est doué d'intelligence quelqu'un qui est doué d'intelligence pourrait très bien réussir plus que d'autres personnes par exemple dans des examens de maths des examens de logique ou autre chose mais ça ne signifie pas que cette personne là va nécessairement arriver aux meilleures conclusions dans la vie de tous les jours vous comprenez La raison ici, c'est avant tout un ours, une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même que les ulama ils ont mentionné que si quelqu'un, Allah il l'éprouve, il lui accorde une intelligence exceptionnelle, cette personne-là devrait faire quoi? Si Allah accorde à une personne un niveau d'intelligence exceptionnel qui dépasse la norme, qu'est-ce que cette personne-là devrait faire entre autres? Des diodines, la communauté. Donc ça c'est l'aspect pratique, mais on est en train de parler ici à l'intérieur. Ta personnalité, ton éthique, ton comportement, ton cœur. Être reconnaissant, très bien. Donc, être modeste, on se rapproche. On est presque là. Parce qu'ici, il y a un piège. Vous comprenez Tout comme un excès de richesse peut être une fitna pour la personne, n'est-ce pas que l'argent, ça peut corrompre les gens, n'est-ce pas ça, vrai. Le pouvoir, ça peut corrompre les gens. Donc l'argent, c'est bien une arme d'Allah Zaudel. Tellement de personnes sont pauvres et souffrent, ils disent, ya Allah, accorde-moi de l'argent pour que je puisse faire ça, et pour que, et pour que. Et lorsque Allah lui donne de l'argent, et beaucoup d'argent, la personne elle va s'égarer du chemin d'Allah Zaudel. L'intelligence, c'est la même chose. Parfois, lorsque la personne est excessivement intelligente par rapport à la norme, Si elle ne se contrôle pas, si elle ne se rappelle pas que tu restes un être humain, tu es toujours un être humain vulnérable et faible et que Allah Azzawajal dit « Il n'y a qu'un valou et que tu ignores beaucoup plus que ce que tu connais même si tu sembles connaître plus que le standard, la moyenne. Mais il faut faire attention que si Allah Azzawajal, il ne te guide pas, qu'il n'aide pas subhanahu wa ta'ala dans tes décisions, que dans certaines situations de fitan, tu pourrais tellement être convaincu par la conclusion à laquelle tu es arrivé, parce que tu dis « je suis très intelligent, je sais ce que je suis en train de faire », que tu pourrais faire de, de grosses gaffes et arriver à de graves erreurs en pensant être quoi La personne qui connaît. Vous comprenez Donc ici, on appelle ça « al-basira ». Et cette « basira » de la raison, ça dépend entre autres de plusieurs facteurs. On n'est pas en train de dire « tu vas t'asseoir sur une chaise » Ça c'est la, la méthode un peu mystique, ésotérique, qu'on va s'attendre, qu on, on va, on va, même les personnes qui ne pratiquent pas la religion, donc il fallait s'il fallait philosophes et ainsi de suite, dans le passé, il y a cela des siècles, certains, ils aimaient suivre cette Cette méthode Il disait tu vas t'éloigner de la dunia, de l'argent, de toute chose, tu vas te consacrer à la méditation et là tu vas pouvoir arriver à de meilleures conclusions et ainsi de suite. Mais ce n'est pas la seule chose ici, bien sûr c'est craindre Allah Azza wa Jal, avoir ilm, la connaissance. Mais entre autres, c'est lorsque la personne le plus qu'elle est proche d'Allah Azza wa Jalla, le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir, va lui accorder une lumière. « Wa taqullah wa yu'allimukum » Allah, comme il dit subhanahu wa ta'ala, craigna Allah, ya Allah va vous enseigner. In tattakullaha yajal lakum makhraj Et dans l'autre ayah, nuran Furqana Dans l'autre ayah, nuran Un nur ici, c'est la lumière, de pouvoir voir, comprenez Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, On a deux choses ici. Juste avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu c'est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus haut niveau. Il n'y a pas plus qu'Abu Bakr. Avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant, quelques, temps avant, juste quelques jours à peine il a fait un serment dans lequel il a dit à ses compagnons qu'il y a un serviteur qu'Allah azzawadal il lui a choisi il lui a accordé le choix entre eux La dunya et la akhirah et il a choisi ce qu'il a ce qu'il y a auprès de son auprès de son Seigneur. Le seul qui a compris le message c'est qui C'est Abou Bakr radhiyallahu anhu qui a commencé à pleurer. Les autres compagnons n'ont pas compris à ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait référence, qu'il allait quitter ce monde. Vous comprenez Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar anhu Le grand compagnon Umar, radıyallahu ta’ala anhu, malgré toute sa connaissance, il était tellement choqué et frustré d’entendre qu’il y a des personnes qui ont dit que le prophète, sallallahu est mort. Qu’il a commencé à menacer les gens. Il a dit :« Si quelqu’un va dire que Mohammed est mort, il va voir. Mohammed n’est pas mort. Il est allé voir son Seigneur comme Moussa, aleyhis salam, et il est et il va revenir. » Comprenez. Même un grand compagnon comme Umar, radıyallahu ta’ala anhu. Alors Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu il y a dit il a arrêté avec un seul verset il a dit Muhammadun illa rasulun qad khalat ar-rusul fa'ammaat aw qutila ila akhir ayah il y a un autre verset dans le Coran qui dit que le prophète sallahu alayhi wa sallam il va aussi il va aussi mourir vous comprenez et Omar radi Allah anhu il a dit c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ce verset même s'il connaissait le verset avant mais il n'a pas autant de lumière Abu Bakr pour tout de suite réagir sur place et faire le lien entre l'événement et entre eux bien sûr parce que c'est un grand événement ici. on n'est pas en train de dire anhu il manque de lumière vous comprenez il n'y a personne parmi nous ici qui se rapproche de Omar c'est un grand événement le décès du prophète ce n'est pas n'importe quoi par contre ça reste que même Omar n'a pas atteint le niveau d'Abu Bakr taala anhuma wa nisbatuhu ila al ibn al-qayyim il y a une relation entre la raison et entre le cœur il y a une complémentarité entre les som c'est comme la complémentarité qui existe entre la lumière et entre la vision une Qui ne peut pas voir Quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est malade ou autre chose. Si une personne, on va lui couvrir les yeux. On va mettre la lumière au maximum. Est-ce qu'elle pourra nous décrire qu'est-ce qu'il y a dans cette salle Non, parce qu'elle n'a pas de vision. Même si la lumière, elle est, elle est présente. Par contre, si on va, on va mettre une personne qui peut très bien voir. Mais on va la mettre dans l'obscurité totale. On va éteindre toutes les lumières. Est-ce qu'elle peut décrire qu'est-ce qu'il y a ici Non. Donc, ces deux éléments sont sont importants. Il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est comme le cœur et la raison. » Quelqu'un qui a une raison, comme on l'a dit tout à l'heure, doué d'intelligence mais qui n'a pas un cœur qui est, qui est sain, un cœur qui est pur, ne pourra pas voir la vérité complète, la vérité entière. Et la personne aussi qui a un cœur qui est propre sur la fitra mais qui a un manquement dans sa raison, Comme quelqu'un qui émet du noun, comme on dit, quelqu'un, ça veut dire, qui a une maladie mentale, qui a atteint un certain, un certain seuil, que la personne ne contrôle plus ses pensées et ses actions, et ainsi de suite. Pour ça, Allah Azza ne la prend pas pour responsable. Ce n'est pas un moukallaf, parce qu'il n'est pas assez plein de capacité. Och från upplevelserna som de som har upplevt, så är de som har upplevt dem korrekta. Att den som ämnar, som är något väldigt att bland är där que parmi les meilleures pratiques pour avoir une raison qui est vive et un cœur qui est vivant, c'est de dire beaucoup ce dhikr-là, ce, ce, ce, ces, ces paroles qu'on va mentionner. Ya hayu, ya qayyum. Donc ça c'est facile, comme dans Ayatul Kursi. Allahou la ilaha illa Al Hayy, al qayyum. C'est deux des noms d'Allah Azza wa Plus particulièrement ici, al Hayy que Allah il est le vivant. Ya hayu, ya qayyum, la ilaha illa, illa anta ça c'est la formule du tawhidon, on pourrait l'écrire à la fin s'il y a des personnes qui veulent, qui veulent la retranscrire il dit l'imam Ibn al-Qayyim ça c'est quelque chose de testé d'éprouver que celui qui dit beaucoup cette formule Allah deux, lui a accordé un un cœur vivant et une raison qui est, qui est vivante c'est clair donc ça c'est parmi les pratiques que l'imam Ibn al-Qayyim il nous mentionne deuxième point ici Ma'arifatul ayyam. Donc premier point qu'on avait mentionné pour avoir la bascule à cette clairvoyance dans les leçons de cette vie, c'est hayatul aql, la raison qui est vivante. Deuxième point, c'est Ma'arifatul ayyam, c'est la connaissance des jours. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la connaissance des jours Connaître la valeur de cette vie, connaître la valeur du temps, connaître ce que le temps. Il contient que le temps et que les jours et que les années et ainsi de suite ne sont que des contenants pour des événements, pour des faits, pour des réalités qui sont importantes. Comme il nous dit ici. Première chose, c'est de connaître le caractère court de cette vie, le caractère court des journées. Que chaque souffle de notre vie, il a une valeur qui est comparée à plusieurs souffles de l'au-delà. Comprenez? On va donner ici un exemple. Allah okay? Ta'ala le C'est juste pour rapprocher. C'est pas bien sûr. Est, en faisant l'exemple, on n'est pas en train de. C'est pas pour se moquer de l'Al-Haqqirah. C'est comment dit? C'est pour rapprocher, rapprocher les faits. On sait tous qu'il y a certaines monnaies à travers le monde qui ont une valeur qui est très très basse. Ou bien qu'il va descendre de façon sérieuse. Comme un frère, ça fait quelques jours, il m'a demandé comme question, il m'a dit « J'ai emprunté de l'argent à quelqu'un ». Donc c'était une personne dans son pays d'origine, en dollars, un proche de sa famille. Mais après ça, il y a eu des guerres et des problèmes et tout, maintenant il doit me, me remettre par contre maintenant selon leur, la valeur de leur monnaie, ce qu'il va me remettre pour qu'il me remette en dollars ça va être, c'est comme, comme une montagne pour lui. Vous comprenez Donc, si on essaye de faire cette comparaison entre la valeur du dollar, de l'euro, une autre monnaie qui a de la valeur dans le marché, par rapport à une autre monnaie qui n'a vraiment pas de, de valeur. Donc, dans certains, dans certains pays, selon certaines monnaies, autre chose. Un dollar, c'est comme 1000 pièces de de l'autre côté, comprenez, ou 2000 pièces, 3000 pièces. Donc ça c'est un peu la même chose. C'est la comparaison entre la dunya et entre l'akhirah. Que la pièce n'a pas la même valeur, que le souffle n'a pas la même, la même valeur. Que une minute dans cette vie peut nous faire gagner des années dans l'akhirah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire une grande différence. Autre chose ici qui nous mentionne... كَذَلِكَ يَتَذَكَّرُ أَيَّامَ Allah الَّذِي أَمَرَا رُسْلَهُ بِتَذْكِيرِ أُمَنِهِمْ بِهَا Allah عز وجل il nous parle de ces journées dans le Coran. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum Allah. Allah عز il a dit à Musa alayhi salam Moïse de rappeler à son peuple les jours d'Allah. Alors c'est quoi ces fameux jours d'Allah C'est quoi rappeler les jours d'Allah Les savants ont mentionné deux choses ici pour expliquer ce verset Et les deux explications sont bonnes c'est des explications qu'on appelle partiel ici, comme on va l'étudier dans le sens du Coran, Inch'Allah. Une partie de l'explication ici, les jours d'Allah, c'est les ni'ma d'Allah Azzawajal. Rappelle-toi le jour où Allah Azzawajal t'a donné, t'a accordé la naissance, que tu es né dans, dans ce monde. Rappelle-toi le jour où tu étais dans le besoin et que Allah Azzawajal t'a aidé. On a tous dans notre vie un jour ou bien des jours qui sont qui sont clés entre nous et entre Allah Azza wa Jalla. on sait que lors de cette journée-là, il y a eu un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Vous comprenez Donc ça, c'est les jours de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours de la ni'ma d'Allah Azza wa Jalla pourraient être aussi reliés à une nation entière, à une communauté. Rappelez-vous, lorsque Allah Azza wa Jalla vous a accordé cette ni'ma, lorsque vous viviez dans la richesse et dans la sécurité et la paix, et ainsi de suite, ne changez pas la ni'ma d'Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yugayru ma qawmin hatta yugayru » Allah Azza wa ils ne change pas l'état d'une nation du bien vers le mal, du meilleur vers le pire, jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes leur relation avec Allah Azza s'ils ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre interprétation de ce verset, « wa bi Les jours d'Allah Azza wa c'est quoi c'est les grands jours que Allah Azza wa nous cite dans le Coran les grands moments de l'histoire rappellent-leur rappelle ce que Allah Azza wa il a fait au peuple de Nouh, Noé, Noé lorsqu'ils n'ont pas accepté le message d'Allah Azza wa et Allah subhanahu wa ta'ala les a punis avec le le quoi déluge, déluge Nouh alayhi salam rappelez-vous donc ça c'est après Moussa alayhi salam donc ça s'applique à nous rappelez-vous le jour où Allah Azza wa il a puni Pharaon, comprenez Donc tout ça c'est ayam Allah Azza wa Se rappeler de ces jours, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé du vent. Donc rappeler le jour où Allah Azza wa il a détruit Aad. Comment est-ce qu'Allah Azza wa on va du vent, on va revenir au vent. Comment est-ce qu'Allah Azza wa il a décrit la punition qu'il a accordée au peuple de Aad dans le Coran qui pourrait nous donner des, des scènes que Allah Azza wa nous mentionne dans le Coran al Les nuages. Mais après ça, une fois que la punition est arrivée, comment est ce qu'on a Il a décrit dans le Coran, qu'Allah Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Et il y a des choses qui, on sent que ça n'a pas un effet sur nous direct. Pourquoi C'est parce qu'on n'a pas vécu une situation comparable ou bien parce qu'on se sent comme étant complètement immunisé ou bien qu'on n'a pas le besoin pour cette chose. Vous comprenez On ne ressent pas c'est quoi le, le besoin. Ça, c'est un signe qu'on a trop de nerma, trop de confort autour de nous qui a fait en sorte qu'encore une fois, on est aveuglé, on ne voit pas là la réalité naturelle de cette vie. On vit un peu de façon esthétique et que si un jour cette esthétique-là va disparaître, ne serait-ce que partiellement, on va être vraiment surpris et choqué de la réalité de cette vie. On va donner deux exemples. Premier exemple qu'on a cité, ça fait plusieurs mois peut-être, dans une autre halakha, je sais, je me rappelle. Quand Allah Azza wa il nous mentionne que les gens du paradis vont être « ala al-ara'iki »« yanduroun » C'est quoi l'ara'ik des divans, des fauteuils. Okay? Donc, pour plusieurs personnes de nos jours, il va dire que okay, dans le paradis, il va y avoir des fauteuils, on va être Mais Moi, j'ai un beau fauteuil chez moi, à la maison. J'ai un beau, un, un beau set de salon. J'ai déjà ça dans le Dunia, vous comprenez C'est normal qu'on ne ressent pas vraiment le goût. La différence que ça, ça fait, même si bien sûr, encore une fois, en termes de magnitude, c'est complètement différent ce qu'il y a dans l'akhirat de ce qu'il y a dans dunya. C'est comme dire, je n'ai pas besoin de la, des fruits du paradis, c'est pas, j'ai déjà des fruits à manger dans cette vie. Mais malgré, même si on va dire que c'était la même chose, pourquoi est-ce que sahaba taala sahabes, ils étaient motivés et poussés par ça Parce que de, ils ne vivaient pas dans le confort dans lequel on vit, et de deux aussi parce qu'ils sacrifient tellement pour Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui va faire la prière de la nuit, rien moulaïl et ainsi de suite, et qui a tellement mal aux jambes, ce n'est pas comme quelqu'un qui passe toute sa vie hein, en vacances et allongé, et ainsi de suite, et qui va dire Inch'Allah il va avoir le Jannah pour moi. Vous comprenez? Grande différence ici. Taïf. Deuxième exemple lorsque Allah Azzaoudi nous parle de ça qu'il y a un déluge, qu'il y a une tornade, qu'il y a le vent et qu'il y avait des personnes qui étaient emportées par le vent alors aujourd'hui on a tendance à quand même penser oh, une tornade c'est facile, je vais, je vais aller me réfugier chez moi à la maison Ou autre, Comprenez, parce qu'on a de, de gros immeubles c'est la vie urbaine et ainsi de suite de un, comme Allah Azza wa Jal il dit Allah illa personne qui devrait se sentir immunisé et protégé contre la punition d'Allah Azza wa Jal. de deux vous pouvez aller voir, la semaine dernière ils disent qu'il y avait l'une des tornades Euh, l'un des orages les plus violents à travers le monde. C'était à Hong Kong. Allez sur Internet, sur YouTube et cherchez des vidéos. Vous allez voir des vidéos d'une tornade qui emmenait des êtres humains. C'était des êtres humains qui étaient emportés par le vent, comme ça, jetés par le vent. Vous comprenez Alors, si nous, on ne l'a pas vu, on va dire, mais ça, c'est dans le Coran, mais ça ne peut plus arriver aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut arriver aujourd'hui. Vous comprenez En parlant de tornades aussi, hors sujet. Cette semaine, qui a entendu parler d'une tornade en Colombie-Britannique Quelque part c'est dans les nouvelles Tornade de quoi De feu, n'est-ce pas Et ça c'est une tornade et dit scientifiquement C'est très rare qu'elle arrive C'est très rare que ça arrive Mais ce qui est surprenant c'est qu'elle est mentionnée dans le Coran Karim Allah Azzaud nous parle d'une tornade de feu Alors la question ici c'est qui a, qui a dit à cet homme sallallahu qui l'a informé au milieu de l'Arabique qu'on peut avoir une tornade qui est de feu. Vous comprenez Si même les gens qui ont de la science et des outils et ainsi de suite, au Canada, en Amérique du Nord, ils n'ont presque jamais vu ça. C'est rare que ça arrive comprenez donc ça c'est parmi les signes encore une fois qui nous prouve que ce livre là il ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala ça peut pas être Muhammad lui-même qui a inventé toutes ces informations parce que ça c'est impossible avec les moyens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que les êtres humains ils avaient dans leur temps d'avoir tellement de culture et de connaître tellement de choses sur les océans et le ciel et la terre et les tornades et le désert comprenez que ça c'est impossible sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vraiment beaucoup voyagé à l'extérieur de de l'Arabie. Troisième okay. <coughs> on l'a déjà mentionné, il a et dernier point ici pour ce qui est de la question ici de al-istibsar, de al Donc première chose encore une fois, c'est avoir une raison qui est vive. Deuxième chose, c'est comme Imam Ibn al-Qayyim rahma Allah il nous dit ayyam connaître les jours, connaître l'histoire, connaître, la valeur des jours et ainsi de suite et troisième point très important aussi c'est d'être donc ici on est en train de parler d'une de, condition qui est inverse ça veut dire de ne pas avoir c'est pas une condition d'avoir c'est de ne pas avoir les obstacles il y a des obstacles psychologiques à la bonne vision, à la clairvoyance, à al-Basir. C'est quoi ces obstacles Écoutez bien ça. min al nafs al Avant d'expliquer ces paroles de l'Imam Ibn qayyim on va commencer avec un exemple contemporain. N'est-ce pas qu'on entend parler de façon quasi quotidienne d'un certain scandale relié à une personnalité publique. C'est vrai ou c'est pas vrai Tout le temps. Un scandale en général, c'est quoi C'est un mauvais comportement moral que la société ou bien que les valeurs ou autre chose ou les lois qu'elles n'acceptent pas. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas des personnes intelligentes Parfois, elles ne sont pas très intelligentes. Parfois, c'est des personnes très intelligentes et très bien instruites, comprenez et qui ont des positions très importantes dans la vie, qui prennent des décisions très importantes, comme on dit euh, « man yahra'u ilayhinnas » lorsqu'il y a des choses sérieuses, habituellement les gens peuvent les prendre comme référence un ministre ou autre chose, mais ils vont faire de grosses gaffes pourquoi selon vous pourquoi est-ce que la personne à un certain moment de sa vie va faire une grosse gaffe alors si c'est quelqu'un de très instruit très informé Très intelligent, pense qu'il va pas se faire attraper, mais qu'est-ce qu'il y a aussi avec ça Qu'est-ce qu'il qu'il qu a fait en sorte qu'il pense ou qu'elle pense ne pas se faire attraper hmm? L'assurance, l'abus de pouvoir, l'arrogance. L'aveuglement. Mais l'aveuglement causé par quoi C'est l'aveuglement, c'est exactement ça. Donc ici c'est l'aveuglement. Ça c'est un peu une traduction de ce que l'imam Ibn al-Qayyim est en train de nous dire. Ici il nous dit Suivre ses patients. Quelqu'un qui suit ses patients va être automatiquement aveuglé. Imaginez une personne que vous connaissez. Donc en... On a tous des exemples dans notre vie, donc dans notre entourage, quelque chose qui se rapproche de ça. Quelqu'un va nous dire, moi je connaissais quelqu'un de très intelligent, une personne qui était très intégrée, et ainsi de suite. Un jour, cette personne-là, elle a commencé, mettons, à faire le commerce. Le commerce a attiré le commerce, c'est plus de succès, plus de succès. Avec le temps, cette personne-là est devenue tellement attachée à l'argent qu'elle est devenue... C'est comme un fou, vous comprenez, il vit pour l'argent, elle vit pour l'argent. Vivre pour l'argent, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur, sur la vie de la personne Qu'est-ce qui va commencer à disparaître Qu'est-ce qui va commencer à se faire diluer Sa foi, même si ce n'est pas un musulman, c'est quoi qui va disparaître Les valeurs, les principes, la morale, vous comprenez Donc tout ça, c'est des choses qui commencent à se, à se dissiper. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle, mettons, de, euh, comment on dit ça en français, des problèmes de dépendance addiction. N'importe quelle forme de dépendance. Pourquoi est-ce que on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bon Même quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous comprenez Donc ils vont dire après, une fois qu'on dépasse la modération, on va tomber dans l'excès, dans la dépendance. Pourquoi est-ce que la dépendance n'est pas bien Parce que c'est relié aux au passions et que ça va aveugler la personne dans le reste de sa vie. La personne va vivre dans un tunnel. Ce tunnel-là, c'est al hawa Et suivre les patients, suivre un neuf sallam. Toujours Allah nous parle du problème des passions. Que les patients, la passion en tant que telle, la passion humaine, ce n'est pas un mal en tant que tel. C'est quoi qui est mal? L'excès l'esclave des passions donc le fait de suivre les passions Allah azawajalla n'a jamais dit dans le Coran de façon claire et définitive que la patience c'est pas bien parce que la patience ça veut dire être incliné envers quelque chose aimer quelque chose n'importe quel être humain normal il a des des passions mais qu'est-ce qui n'est pas bien dans le Coran là t'abide ilhawa c'est suivre les les passions lorsque les passions ça devient le guide ça va te guider ça te dit viens par ici viens par là C'est pour ça, dans un hadith, même si le hadith, il est faible, mais les ulamas, ils disent que le sens, il est, il est vrai. Que nul d'entre vous, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit, « Rouya anhu, sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'minu ahadukum, hattayakuna hawahu taba'alima ji'itubihi. » Que nul parmi vous ne va être un vrai croyant jusqu'à ce que ses patients vont suivre ma voie. Si tes patients suivent la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas de problème. Mais si je vais suivre mes patients... Je vais suivre mes intérêts à chaque fois que mes intérêts personnels me dirigent vers quelque chose. Je vais essayer de dire à tout le monde c'est la bonne chose. Après ça, je vais vous dire le lendemain, non, ça a changé. On... Donc, c'est un problème. C'est pour ça que Allah a.s. dit « Si la vérité devrait suivre les passions des êtres humains, va avoir la corruption dans les cieux et dans la terre. Parce que les passions doivent suivre la vérité. Ce n'est pas la vérité qui suit les les passions. Et là, un rappel important, ça vient de rappeler un point très, très important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être par ignorance, peut-être par culture, peut-être parce qu'ils voient que tout le monde se comporte. On le rappelle pour la centième fois, l'islam n'est pas là pour suivre nos, nos passions. On est là pour suivre l'islam. Vous comprenez On ne peut pas demander à l'islam Il y a une grande différence ici entre le fameux concept qui dit que la fatwa peut changer avec le contexte. Ça c'est vrai, la fatwa peut changer. Ce... Un vrai savant, ce qu'il va te dire à toi comme réponse, pourrait être différent hein, de ce qu'il dit à lui. Pourrait, attention, pas toujours. Il y a des gens qui disent, la fatwa change avec le temps et le lieu. Ce n'est pas à chaque temps et lieu, on va faire une fatwa différente. Ça peut changer. Il y a des paramètres qui font en sorte que le hukm d'Allah, il va changer d'une personne à à une autre, comprenez Allah Azzawajal, il va parfois permettre aux pauvres ce qu'il ne permet pas aux... aux riches, ou le contraire. Donc, ça c'est des exceptions. La norme, c'est que la religion, elle est la même pour tout le monde. Les exceptions, c'est une autre chose. Ces exceptions-là, c'est pour une justification dans la religion en tant que telle. C'est pas pour nous faire un islam personnalisé, ce que j'aimerais bien, moi, avoir, tailored, comprenez J'aimerais commander un islam qui est fait de tel comme comme les gens ils font sur Amazon et tout ils pensent le produit tu peux faire quelque chose d'autre très ils pensent que l'islam c'est la même chose alors j'aimerais commander un islam qui a tel et tel, et tel non c'est l'islam comme certains ulama, Imam Shati ibn il dit même que l'objectif de toute la religion toute la religion d'Allah Azzaudah toute la dans d'Allah Azzaudah c'est une seule chose ikhradul mukallaf min da'il hawa c'est de faire sortir l'humain de quoi de l'esclavage de, de la passion, de l'hawa Si tu suis Al-Hawa, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème avec, avec ton islam. Donc là, on doit être prêt, encore une fois, à se soumettre à Allah Azza wa Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous. Oui, c'est vrai que Allah Azza wa Jal, il veut le bien pour nous. Allah Azza wa Jal, il veut la facilité pour nous. Mais ça, ça rentre dans les besoins, pas dans les volontés. Vous comprenez Les needs and wants. Grande différence ici. Les needs, c'est nos besoins. L'islam, c'est pour répondre à nos besoins. Et les besoins, nos vrais besoins, c'est Allah qui les sait, pas nous, qui les connaît. Nos wants, ce qu'on veut, c'est nos passions. Et nos passions, parfois, ce n'est pas pour répondre à nos besoins. Et parfois, c'est contraire à nos besoins, c'est mauvais pour nous. C'est clair. L'exemple le plus simple qu'on peut toujours donner, et qu'on le répète pour ne pas compliquer les choses, pour que personne ne dise « Ah, oh, ça ne s'applique pas à moi ». L'exemple le plus simple qu'on peut donner, qui s'applique peut-être à 99% des personnes, si ce n'est pas 100% des personnes Manger la malbouffe, donc il y a non-healthy food, donc parfois il y a quelque chose qui on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des gens peut-être qui vont manger ça à chaque jour, il y a des gens qui ne vont pas manger à chaque jour, ils ne vont pas dire que ce n'est pas bon pour la santé, mais parfois c'est tellement fort, la passion elle est là. Ils savent que ce n'est pas bon pour la santé, mais ils vont quand même manger. Vous comprenez Donc ça c'est « ittiba » au « hawa », suivre le « hawa ». Bien sûr ici ça reste « halal », si on n'exagère pas, on ne entre pas dans l'israf. Mais ça reste que on sait que c'est pas bon pour nous mais on le fait quand même parce qu'on le veut on l'aime pas parce qu'on est convaincu que c'est que c'est bon pour nous c'est clair طيب فسد رأيه ونظره نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن à travers ces paroles on peut identifier encore une fois tellement d'exemples d'êtres humains avec lesquels on vit de nos jours, même certains qui s'identifient comme, comme des musulmans. Quelqu'un qui va suivre ses propres passions, le paramètre, ou bien le baromètre, plutôt la règle, va s'inverser. Il va voir le bien comme étant un mal, un mal comme étant comme étant un bien. C'est vrai ou pas donne un exemple très clair. Et vous allez me répondre avec de façon honnête. Okay? Vous n'allez pas me répondre la, la, la bonne réponse, la belle réponse qu'on devrait donner. On va donner la réponse honnête de la première réaction des gens que vous connaissez de votre entourage. Un jeune qui a une copine, pas mari, qui a une copine donc et qui a une relation permanente. Donc, C'est même pas le truc de on va se marier dans un mois, on a parlé avec nos parents, un truc comme ça. Non, c'est comme juste une copine. Ou une jeune fille qui a un copain, la même chose. On parle ici de muslimines, okay, donc des enfants de muslimines ainsi de suite. Comment ça va être perçu de nos jours hmm? Pas grave, pourquoi pas grave Qu'est-ce qu'on va utiliser pour justifier cela hmm? C'est normal, tout le monde le fait, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a aussi La liberté. Donc, c'est la liberté, n'est-ce pas Donc, ça c'est... Est attention ici, je suis, je suis en train de dire ce que plusieurs musulmans vont répondre. Okay? On n'est même pas en train de parler des gens qui ne partagent pas nos valeurs et nos croyances et ainsi de suite. On est en train de parler de musulmans qui lisent le Coran comme nous et ainsi de suite. Mais c'est de, devenu tellement normal de suivre son Hawab qu'on va, on va percevoir ça comme ça. Vous comprenez Même celui qui ne va pas le dire, il va le ressentir. Donc, il, va... il est libre. Donnons l'exemple inverse maintenant. Si on va vous dire, et encore une fois, répondez-moi avec de façon naturelle, ok, sans essayer de, de dire, ah il faut donner la bonne réponse, et ainsi de suite. Si on dit aux gens, telle personne, tel musulman, il a deux femmes, il a deux épouses. Comment est-ce qu'on va le percevoir Hmm? Donne une mauvaise image à l'islam. Pauvre elle. Hmm? Pervers. Okay. Donc, ça, ça peut même arriver là. Donc, non. Non. Injuste, suspecté d'être injuste, d'être une mauvaise personne, que cette famille-là, que ce soit l'homme et les deux épouses, ils sont tous bizarres, il y a des choses... Bizarre qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas leur faire confiance, il faut s'éloigner. Okay? Loin ici, loin du cadre juridique et des lois. Même. Donc même si on vous, dit, on vous parle de quelqu'un qui vit dans un pays musulman dans lequel c'est complètement légal même selon la loi et c'est enregistré. Mais c'est comme ça que c'est perçu. Pourquoi encore une fois, c'est lorsque le haq, la vérité devient le mauvais. Le halal devient, c'est comme si c'est haram, contraignant. Et le haram, ben, il devient une question ici de, de liberté, non Marie. Oui. On va attendre que le update soit released. Ils vont pas, ils pas encore fait official release. Donc ça c'est après le, le release en tant que tel. Comprenez mais. Mais le frère il parle juste de la forme en tant que telle donc il est en train de dire que si quelque chose devient devient la mode ben on va dire OK si c'est la mode c'est correct Ça c'est après, ok, à la fin de la halakha. Ça c'est relié. On a fait tout un séminaire le mariage simplifié. On va le refaire bientôt. Mais à la fin de la halakha, on va donner une réponse brève. Sinon, on va sortir des actions du cœur vers le mariage. Je sais que si on commence avec le mariage, ça va jamais se terminer. Question. Ok, allez. Donc encore une fois, ici c'était pour dire comment est-ce que nos perceptions des choses elles peuvent elles peuvent changer au point d'être complètement, complètement inversé, que le bien il devient à nos yeux mal et le mal il devient bien pourquoi entre autres en suivant nos propres nos propres passions Taib. dernier point dernière partie pour aujourd'hui Famaratu al-fikra pour voir maintenant Imam Ibn al-Qaim nous parle d'un autre pilier le dernier pilier au fait des trois piliers de zikra du rappel qui est comment tirer le fruit comment bénéficier de la réflexion Qu'est-ce qui nous aide à bénéficier de la réflexion Il nous dit ces trois choses ici. Et ça, c'est extrêmement important, ce qu'on va mentionner maintenant, Inch'Allah. On va mentionner deux points. Et le troisième point, parce que c'est un peu long, on va le laisser pour la semaine prochaine. Ça va couvrir toute la halaqa, InshaAllah Qissarul amal, tadabbouru al-Qur'an, tajannubu mufsidatil qalbil khamsa. Premier, c'est Qissarul amal. L'espoir qui est court. On va revenir à ça dans, dans quelques secondes. Deuxième, c'est méditer sur le Qur'an. Réfléchir sur le Qur'an. Et troisième, c'est éviter les cinq points néfastes au cœur. Il y a cinq choses qui détruisent, qui font corrompre le cœur. Ça, on va laisser pour la semaine prochaine. Ça pourrait nous prendre toute la halaqa. Commençons avec le premier, Qisarul Aman. C'est quoi Qisarul Aman On parle ici de l'espérance de vie. Mais l'espérance de vie, pas au sens scientifique, ok Parce qu'il y a une grande différence ici entre dire euh, « dans ce pays, l'espérance de vie moyenne, c'est l'âge de tel, dans notre pays, c'est tel. Mais est-ce que ça me garantit à moi quelque chose, personnellement ?» Donc, si on me dit que dans ce pays, les gens en moyenne, ils vivent jusqu'à 70, 75, est-ce que ça me garantit que moi, je vais atteindre cette moyenne Non, donc... Ici c'est pas du business, c'est pas du commerce C'est une vie, et une seule vie On n'a pas deux, trois, deux, deux, trois chances okay, Que si ça ne fonctionne pas la, pre la première Peut-être la deuxième je vais atteindre la moyenne C'est une seule vie, one life Donc dans ce genre de sujet là Ce qui me concerne c'est moi Parce que ma mort c'est une seule mort Et que si ma mort elle n'atteint pas cette fameuse moyenne Peut-être il y a un problème Si moi je ne m'y attendais pas Vous comprenez Donc, C'est comme le prophète wa sallam, Il nous a enseigné Que le soir tu ne devrais pas attendre le matin, et le matin tu ne devrais pas attendre le soir. Que la mort pourrait arriver à n'importe quel instant, et de ce fait que le croyant ne, deje, ne devrait jamais avoir des horizons tellement lointains lorsqu'il s'agit ici de la akhirah, lorsqu'il s'agit de la de l'au-delà. Inshallah, moi dans dans 20 ans, inshallah, je vais faire le Hajj, pèlerinage. Moi, dans 30 ans, Inch'Allah, je vais... Moi, dès que j'aurai, Inch'Allah, 60 ans, je vais commencer. Je... Vraiment, Inch'Allah, je sais que je suis très éloigné d'Allah actuellement. Mais Inch'Allah, je prévois à 60 ans, comme ça, prendre ma retraite. Donc, dans environ 30 ans, je vais prendre ma retraite, Inch'Allah. Je vais faire Umrah. Je vais commencer à lire le Coran, aller au masjid de façon quotidienne. Donc, que ça, c'est très loin très loin. Qu'est-ce qui garantit que tu vas arriver là? Et si tu arrives là, qu qu'est-ce qu qui garantit que tu vas arriver là avec le même état d'esprit? Que ton esprit ne sera pas corrompu de façon irréversible. Et le prophète, sallallahu alayhi dans Sahih al-Bukhari, nous a parlé d'un phénomène dangereux. Que l'être humain, il grandit, il y a deux choses qui grandissent avec lui. L'attachement à l'argent, wa amal, et l'espérance de vie, encore une fois, qui est éloignée. Ça veut dire ça, c'est surprenant. Quelqu'un qui est jeune, et qui a l'espoir, dit « Dans 20 ans, Inch'Allah, je vais faire », alors, il va avoir tendance, si sa, la personne elle va continuer comme ça, le plus qu'elle va grandir à 70 ans, il va dire « Lorsque je vais avoir 100 ans, voilà ce que je vais faire. » Vous comprenez ?« Toulul amal », ça va toujours grandir. Alors que, dans les faits, comme dans un autre exemple que le prophète, donné, on ne va pas le citer, c'est un hadith qui est allant avec un dessin, et ainsi de suite, Dans les faits, moi je suis en train de voir là-bas, alors qu'il y a l'obstacle il va tout arrêter, qui est juste ici. Vous comprenez Donc ça, c'est ce qu'on appelle « tolul Amen. De penser pouvoir vivre tellement longtemps et que j'ai le temps et ainsi de suite, ça, c'est pas bien. Est-ce qu'Allah nous a dit quand est-ce qu'on va mourir Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce qu'il va mourir Ça fait deux semaines J'entendais quelqu'un, c'est n'est pas, pas, pas un musulman, okay? donc c'était quelque part. Il a raconté, il a raconté, il parlait de sa vie à lui. Il a dit que son père, il a raconté comment est-ce que son père, sur environ 18 ans, donc depuis la naissance de celui qui est en train de parler, ou bien un peu avant la naissance, son père, il a eu trois cancers. Et à chaque fois, on lui disait « il te reste trois mois à vivre ». Et il vivait des années après. En plus de ça, il y a eu, il a eu deux crises cardiaques. Et il n'est jamais mort. Subhanallah, c'est le hadjil. Par contre, il dit tellement, il dit, c'est lui qui raconte. Ça c'est à peine deux semaines. Il dit tellement, je m'étais habitué à ce que mon père toujours il tombe malade, c'est des choses graves, vont lui faire une opération. Il dit un jour, il a eu un peu mal à l'estomac, l'a pris à l'hôpital comme d'habitude, il dit moi. Je ils ont dit on va faire une opération pour ton père et ainsi de suite, il a dit moi je me suis endormi pour attendre à ce qu'il termine pour qu'on sorte alors ils m'ont réveillé pour dire ton père est mort, vous comprenez donc parfois on va dire que cette personne va mourir dans 3 dans, dans mois Allah Azza wa Jal lui a accordé des, des années à vivre et parfois il y a quelqu'un qui dit tellement jeune, tellement bonne santé, tellement mais Allah Azza wa Jal lui a accordé comme ça quelque chose qui va le couper qui va couper la vie, ça va se terminer Donc le croyant ne devrait jamais vivre avec tout l'amal. Toujours il vit en pensant que je pourrais mourir à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce que qu'Allah nous a caché cette information Quand est-ce qu'on va mourir Ça va être trop facile. Comment ça, ça va être trop facile La veille de ta mort, tu vas te repentir et fini. Donc, le frère ici nous dit, ça va être trop facile, donc le test ne va pas vraiment être un test, c'est clair. Mais l'impact de ça, c'est quoi C'est imaginer tellement de corruption qu'il va y avoir sur Terre. Les gens ils vont dire, je peux me permettre de faire du n'importe quoi, parce qu'il me reste 60 ans, je le sais. Une semaine avant, je vais me rattraper, vous comprenez Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui. Donc ça, ça rejoint le, le test, distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui veulent juste la dunya et rapidement comme ça l'akhira. Qu'est-ce qu'on a aussi Peut-être la personne ne va même pas se repentir. Donc là, ça rejoint le même point, mais une autre raison. Donc, si on savait, que tout le monde va dire « Je vais me repentir à la fin », peut-être tu ne vas même pas te repentir parce que ton cœur va tellement être corrompu. Oui Excellent Donc ça, c'est un autre point ici. Allah Azza wa c'est parce que s'il nous a dit « Quand est-ce qu'on va mourir ?» Ça va rendre aussi la vie un peu... Euh, pas instable, mais euh, il n'y aura pas de plaisir à la vie. C'est clair. À part les personnes qui vont savoir, moi, je vais mourir à l'âge de 100 ans, je vais être le doyen de l'humanité. Ça, c'est une, une exception. Mais tout celui qui sait qu'il va mourir à, à 25 ans, à, à 30 ans, à 35 ans, il ne va pas avoir du plaisir, vous comprenez Le plus qui va se, se rapprocher, peut-être la peur va tellement le prendre qu'il ne pourra même pas faire les bonnes œuvres, vous comprenez Donc, ça, c'est une autre une autre raison et il y a Allahu Allah Ta'ala a'lamu biha. طيب donc ici toqsar al amal fa id fa huwa alim bi qurb al rahil wa sur'at inqidai muddat al hayat wa huwa min anfa' al umur bil, qan, bil qan. Alors quelqu'un va nous dire écoutez bien ça. Ça c'est euh, encore une fois dans, dans le discours musulman ou bien islamique bien d'islam moderniste Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais surtout dans les, dans les pays musulmans, pays arabes et tout, beaucoup de musulmans, entre, entre guillemets, les fameux non-pratiquants, ils, ils n'aiment pas beaucoup qu'on parle de la mort. Okay? Donc, ils disent que si tu nous parles de la mort, mais c'est un discours qui est plate, c'est pour nous faire peur, ça va rendre la vie obscure. Il ne faut pas parler de la mort. Il faut éviter de parler de la mort. Bien sûr, le prophète, salam al-asem lui-même, nous a dit « hadimi » qu'on devrait parler très fréquemment de la mort, le prophète Salah nous a dit. Il nous a dit qu'on devrait visiter aussi les tombes de façon fréquente et les cimetières parce que ça nous rappelle l'akhirah, l'au-delà. Donc, on va parler de ça, Inch'Allah, azawajal. Mais vous pouvez aller sur, sur Internet. Vous savez, encore une fois, juste pour mettre le contexte, dans, dans certains pays musulmans, ils sont arrivés, à ce qu'il y ait des personnes, ils disent, il faut enlever du programme, du primaire, il faut enlever... Tout ce qui part de la tombe, de la mort et tout, pour ne pas faire peur aux enfants. Okay, donc, oui, non. donc, ici, c'est dans des pays musulmans, il y a des personnes qui disent faut enlever ça du programme, il ne faut pas faire peur aux enfants. Okay, donc, Ça, c'est très grave du point de vue islam, comme on le sait, l'aqid. Mais il y a un autre point ici. Vous pouvez aller sur Internet, chercher la radio de CBC, pas CBC TV, CBC Radio, donc Radio-Canada qui est en anglais. Il y a un épisode qui a été fait sur cette radio-là, avec une personne, euh, c'était une, une, une femme, je pense, euh, enseignante, ou en tout cas, je ne me, me rappelle plus de son, de son statut en tant que tel, et ça s'appelle « Death Ed »,« Death Education ». Et que cette femme-là, elle présentait, donc ce pas une musulmane encore une fois, elle présentait pourquoi est-ce que selon elle, scientifiquement, il serait nécessaire d'enseigner aux enfants aux écoles de leur parler de la mort que ça c'est très important pour le bienfait de l'être humain d'être conscient de la mort vous comprenez mais ici si on revient aux paroles de l'imam Ibn al-Qayyim on dit que Qisar al c'est parmi les meilleures choses avoir cette espérance qui est courte c'est parmi les meilleures choses pour le cœur parce que ça le pousse à l'action ça te pousse vers les vers les bonnes œuvres prenons le meilleur des cas prenons le meilleur des cas en théorie. en théorie, le meilleur des cas, est-ce que quelqu'un va dire « Moi, si Allah Azzawdani me donne comme 70 ans, 80 ans, comme ça je vais mourir après 80, comme ça ce serait bien pour que je puisse faire beaucoup de bonnes œuvres. » L'erreur parmi les erreurs de perception que nous avons, c'est de calculer la vie seulement à travers avec le, le nombre d'années. Il y a le nombre d'années, mais il y a aussi la baraka. Il y a la cadence avec laquelle notre vie, elle, Avance. Est-ce que la vie de tout le monde avance avec le même rythme Non. Donc, il y a plusieurs effets. Il y a l'effet de l'environnement dans lequel on vit, ainsi que de nos jours, l'environnement urbain. C'est parmi les, les, les raisons qui font en sorte que le temps avance beaucoup plus rapidement. La technologie et ainsi de suite font en sorte que le temps avance beaucoup plus rapidement. Ça veut dire ce qu'on peut produire est moins élevé que ce qu'on pourrait produire dans un autre contexte. Okay? Si, si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire, revenez à ce que ça fait deux jours en préparant le fameux cours qu'on va donner sur Moustalah Hadith. Euh, J'étais en train de lire la biographie de l'un des grands savants de l'Islam, Imam Ibn Haddad. C'est l'un des grands savants du Hadith. Et ce savant-là, c'est pas l'ère de l'Internet, c'est pas l'ère, même pas de l'écrit ou de l'impression. Les gens, ils Il amassait des papiers pour écrire de l'encre et il voyageait, il devait prendre tout ça sur leur dos et sur le chameau et ainsi de suite. C'est quand est-ce qu'il a écrit plus de 280 ouvrages 280 ouvrages, ce n'est pas ce tome ici. Imam Ibn Haddar, il a l'un de ses livres, donc parmi ces 280, il a par exemple Fethul Bari qui est imprimé aujourd'hui en 15 ou 16 ou 17 tomes. Que Vous comprenez Donc, imaginez la baraka que qu'Allah a accordée à une personne comme ça dans sa vie. De pouvoir écrire peut-être quelque chose qui est comparable à 400 ans ou 500 ans aujourd'hui. Vous comprenez C'est quoi la baraka que qu'Allah a accordée Que si on va tous se, re se regrouper ici pendant le reste de notre vie, on ne pourra pas produire la même connaissance. Donc ici, c'est une question de, de baraka. La vie, comme on a dit, il y a des facteurs qu'on contrôle. Il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Qui pourrait nous dire l'un des facteurs qu'on contrôle pour que pour que notre vie n'avance pas si rapidement que ça Qui pourrait nous citer un exemple Le sommeil, donc dormir moins. Donc ça c'est ok. Donc quelqu'un pourrait couper dans certaines choses, donc couper dans le sommeil. Il y a un autre facteur plus facile encore. Et des gens ils disent ah moi je peux pas couper dans mon sommeil. À quoi Coupe Facebook, donc ça c'est les, les distractions, couper les distractions. Mais il y a un autre point, très très important ici. C'est parmi les points les plus faciles, parce que ça, ça ne nécessite pas de sacrifice. On ne te dit pas de couper ou de faire moins de choses ou autre chose. Et c'est parmi les points que l'Islam nous apprend. Optimiser, encore plus facile, très simple. Pas besoin d'être un scientifique, oui. Hmm? La gestion du temps... Plus facile que tout ça, écoutez ça, c'est tout simplement vivre dans le présent. Okay? Le problème qu'on a de nos jours, c'est vivre dans l'avenir. On va donner un exemple. Surtout les, les frères, les jeunes et tout. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'attendre la prochaine Coupe du Monde, qui va se dérouler dans quatre ans. OK Mais tu sais, la coupe du monde qui va être après, après elle, elle est encore plus intéressante. Et il y a les Jeux Olympiques qui arrivent dans, je ne sais pas moi, trois ans ou deux ans. Et il y a tel match et tel sport. Je vis toujours dans, dans l'avenir. Ce qu'il y a entre moi et les prochaines quatre années va, va passer comme ça. Si moi, je suis en train d'être tellement... Les, les gens qui disent j'ai hâte, I can't wait pour mes vacances. Je vais partir en vacances dans deux mois. Ben Tu peux attendre. Juste oublie tes vacances pour actuellement. Vous comprenez Vis dans le moment actuel, profite, fais les bonnes œuvres et tout. Lorsque l'autre moment il va arriver, tu as préparé bien sûr l'essentiel. Pas en train de dire tu prépares rien, tu prépares l'essentiel, ce qui est pratique. Mais à part ça, laisse le moment arriver. Tu vas voir que ta vie va, va avancer beaucoup plus, beaucoup moins rapidement. Parce que si on est toujours en, en vie dans l'avenir, en vie dans l'avenir, on ne pourra pas profiter du moment actuel que Allah Azawajalla nous a accordé. Un autre point très important ici. Ce n'est pas pour vous faire peur, ok Et ce n'est pas pour généraliser, mais vu l'âge de l'auditoire, je sais que peut-être c'est le cas de la majorité des personnes. On l'a déjà mentionné avant ça, mais vivre tout seul, ce n'est pas comme vivre en ayant une famille et des enfants. Le jour, InshAllah, vous allez avoir des enfants, vous allez réaliser que le temps, il avance, votre vie, qu'elle avance encore plus. Plus rapidement, le jour où vous avez des enfants, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a appuyé sur l'accélérateur, que ta vie commence à avancer, avancer, avancer. Rapidement, là, tes enfants commencent à grandir et tu te sens que tu es déjà vieux et ainsi de suite. Comme ça, ça passe comme ça. Vous comprenez Ce n'est pas pour dire, euh, ce n'est pas pour faire la promotion de toute l'approche aujourd'hui, des gens qui disent « Ah, c'est mieux de ne pas avoir des enfants et tout. » Ce n'est pas que, comme ça que le musulman, il vit. Vous comprenez Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Allah nous a accordé des phases dans notre vie. Des phases qui sont… Alors avant d'avancer, avant d'arriver à la prochaine phase qui va venir avec des défis différents, avec une réalité différente, profite de la phase actuelle et fais le travail qui doit être fait. Il y a un hadith authentique du prophète, dans lequel il dit mahzana que l'enfant, avoir un enfant, c'est quatre choses il n'est pas en train de dire que c'est mal d'avoir un enfant non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait ses enfants et Allah azzaweddin nous a dit que les enfants c'est la zina de la, la dunya mais il faut comprendre que dans cette vie du bas monde il n'y a rien qui est un bien qui est pur, dans toute chose il y a des inconvénients, ne serait-ce qu'un petit inconvénient, un petit défi qui vient avec, alors il dit alayhi l'islam wa sallam qu'un enfant ça vient avec quatre choses majbanaton, c'est quoi majbanaton ça vient de al-jubn El djubn, c'est le contraire du courage. C'est lorsqu'une personne, elle est lâche, craintive. Celui qui a des enfants, il va devenir de sa nature plus craintif. C'est parce qu'il va toujours... Vous comprenez Quelqu'un qui va... mettons, On va donner un exemple un peu extrême, ok Les films comme ça, dramatiques et tout. Quelqu'un qu'on appelle le héros de la situation. Quelqu'un qui va faire une action comme ça, brave. Quelqu'un, un héros, il va se jeter devant un train pour sauver quelqu'un d'autre ou autre chose. Donc, ça c'est une action. Mais imaginez la même personne qui a des enfants. Est-ce que ça va être le même état d'esprit Non. Est-ce que je devrais vraiment être le héros Est-ce que je devrais vraiment intervenir sachant que j'ai des enfants qui sont derrière moi Vous comprenez ici Donc, « Medjbenetoun »« mabhalatun. Un enfant, ça ramène, ça vient aussi avec El-Bukhl. El-Bukhl, c'est quoi C'est l'avarice, qu'on va avoir tendance à moins dépenser sur les autres parce qu'on a toujours un enfant qui est derrière et qui veut des dépenses. Mon fils, il aimerait avoir. Mon fils aimerait avoir. J'aimerais acheter une auto pour mon fils. J'aimerais, j'aimerais. Et là, j'oublie parfois les autres obligations. J'oublie les orphelins et les pauvres, et ainsi de suite. Med-Jalatun. Qu Qu'un enfant, ça peut ramener l'ignorance, l'Jahl. Pourquoi C'est parce que la personne n'a plus le temps ou bien ne consacre plus autant de temps pour apprendre sa, sa religion. Entre autres, c'est la raison pourquoi, encore une fois, je sais qu'il y a des exceptions, ce n'est pas tout le monde, mais je sais que si on va faire une étude ici, probable, je, je, je le sais parce qu'on fait la halaqa depuis plusieurs années, je peux voir ici la, comment dire, age bracket, la, donc la tranche d'âge, barakallahu qu qu'on a dans la salle. Donc c'est assez rare qu'on voit des personnes qui ont atteint un certain âge ou qui ont des enfants et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de personnes qui venaient à la halaqa avant. Mais une fois qu'ils vont avoir des enfants, ils ne viennent pas beaucoup à la halaqa. Parce qu'ils vont dire « j'ai pas le temps okay, ». Que tu n'as pas le temps. Mais la moindre des chances de faire, ça serait d'apprendre avant le jour qui va arriver dans lequel tu ne vas pas avoir le temps. Et qu'un enfant, ça vient aussi avec beaucoup de tristesse. Ah, je suis triste, mon enfant est malade. Oh, je suis triste, mon enfant a fait des problèmes. Oh, je suis triste. Vous comprenez Donc ça, c'est, comme on a dit, avoir des enfants, entre autres, c'est une autre étape et qu'après ça, la vie, elle va avancer plus, plus rapidement. C'est pour ça, ici, pour revenir, que le croyant ne devrait pas voir très, très loin. Ce que j'ai actuellement, je l'utilise pour faire les bonnes œuvres, revenir vers Allah et me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pas attendre un avenir qui pourrait arriver ou peut-être ne jamais arriver donc ici Qisarul Amal va nous donner encore une fois cette clairvoyance clairvoyance qui nous montre Qisarul Dunia, c'est quoi Qisarul Dunia vous l'avez lu vous-même Donc, il y a un principe sur lequel, je dirais, beaucoup de monde s'entend, beaucoup d'êtres humains s'entendent, même ceux qui ne sont pas musulmans. C'est écrit souvent, on le voit souvent c'est écrit, life is too short. C'est vrai? Life is is too short. <t 'in> ils m'entendent. Allah عز وجل il y a beaucoup de, de versets dans le Coran qui nous dit que relativement même le jour dernier on va le réaliser encore plus que relativement cette vie du bas monde par rapport à lau c'était rien du tout. C'était tellement court. Qu'en eux le jour ils la verront, ils n'y C'était comme quelques heures, c'était comme un court sommeil. Après ça on s'est réveillé. C'était rien cette vie du bas monde. De façon relative. Pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas maintenant C'est parce qu'on n'a pas encore vu là, la akhira c'est clair c'est comme un, imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu encore une fois une grande ville urbaine comme on a de nos jours et qui après 20 ans va voir pour la première fois dans sa vie un bâtiment avec 6 étages il va dire waouh c'est énorme cet immeuble parce qu'il n'a jamais imaginé cela avant Pas vu plus grand que ça la même chose ici alors Imam Ibn al-Qayyim le croyant avec Qisar amal Il va voir que la vie du Bamand, elle est tellement courte et de ce fait devrait l'utiliser dans l'obéissance dans l'Asrpanahotah et se préparer pour la, pour la Et ce sens là de la clairvoyance ici dans Qasrul Mmel, il va sortir lorsque tu vois par exemple une scène, un événement ou autre chose un temps un moment de l'année lors duquel tu vois dans la rue qu'il y a tellement d'êtres humains comme ça qui marchent il y a des centaines de personnes qui marchent qui comme il dit wa ta'ala اقترب حسابهم وهم في معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم وهم يلعبون tu vois les gens qui jouent divertissement etc. mais que toutes ces personnes là la grande majorité ne savent pas qu'il y a une vie après la mort est que la mort pourrait arriver au en fait à n'importe quel à n'importe quel moment vous comprenez donc ça c'est ça c'est un, un effet ici qui est très très spécial et qui est relié encore une fois à Qisarul Amal Qisarul Amal que ce soit relié à notre vie ou bien à la vie de, de l'hayat ou de d'unia en général de savoir que la dunia elle est courte elle n'est rien devant devant la لا اخره وانها لم يبق منها الا كما بقي من يوم c'est un exemple qui la prend un hadith authentique du prophète alayhi wasallam dans lequel il a dit à ses compagnons vous regardez le soleil là-bas qui se prépare à se coucher qui est sur la tête des montagnes c'est la scène lorsqu'il y a des montagnes qui sont vers l'ouest et qu'il y a le soleil qui se prépare à se coucher donc juste au-dessus et que ne reste de la dunya de toute la dunya de cette vie du bas monde que ce qu'il reste de cette de cette journée. Asr, innal insana khusr. Allah Azza wa Jalla lien ici entre le Asr. C'est quoi le Asr L'horaire de Asr. Pourquoi Asr C'est Asr c'est très, pro très proche de de quoi de Al Maghrib, n'est-ce pas Prière de Asr, c'est très proche du coucher du soleil. Quand après le Asr, c'est presque fini. La journée est presque finie. Et même en remarque Subhan Allah dans le comportement humain, la personne est plus sous pression après ce fameux horaire de, de « Al-Asr » que le matin. Donc le matin, lorsqu'on se réveille, les gens arrivent au travail, commencent on se relaxe, j'ai encore toute la journée. Mais là, à la fin de la journée, juste avant le coucher du soleil, la nuit qui s'amène, et là on commence à réaliser qu'on a beaucoup de choses qu'on devrait faire et qu'on n'a pas encore, encore fait, qu'on est sous pression à faire telle chose et telle chose. Alors ça, c'est un peu l'exemple de la dunya par rapport à l'akhirah, de se rapprocher de l'akhirah qui ne reste pas beaucoup de temps, qu'il y a des choses à faire plus tôt, le plus tôt possible. Och وانها ترحلت مقبله جاء اشراطها وعلاماتها les de la fin des temps, de la fin de ce monde qui sont déjà arrivés ça c'est un autre sujet plusieurs hadiths du prophète sallalahu alayhi wa sallam de la, des de fin des temps et qu'il y a beaucoup de ces signes là qui sont déjà présents et qui nous que la fin de ce monde est c'est très clair dans le Coran, dans les paroles du prophète, ouais. et il nous donne un exemple ici, entre la dunya et l'akhira, il dit que c'est comme un voyageur, c'est comme si toi tu voyages vers tel village, et que tu es en train de courir vers le village. Mais que de l'autre côté aussi, il y a l'un de tes proches, que pour t'accueillir, il court vers toi. Donc ça c'est l'exemple de la dunya et l'akhira. La dunya qui court vers l'akhirah et la akhira qui court vers la dunya et quelle vont se retrouver bientôt ce moment de, de retrouvailles entre les deux طيب. deuxième point ici avec lequel on va finir c'est Tadaburu Al-Qur'an Tadaburu Al-Qur'an donc premier point c'était toujours ici on est avec avoir la clairvoyance en ce qui a trait à ces fameuses leçons d'Allah on a dit première chose À travers Hassanoullah Amal, avoir cet espoir-là qui n'est pas très éloigné, pas très étalé dans le temps. Deuxième chose ici, c'est al Qur'an, méditer sur le Qur'an, sur le livre d'Allah Subhanahu wa Taala. Pourquoi est-ce qu'il a révélé le Qur'an? C'est quoi la raison d'être du Qur'an? C'est quoi la raison de révélation du Qur'an? Hmm? pour nous guider. Donc, comment est-ce qu'on pourrait trouver cette guidance dans le Coran Quelles sont les étapes pratiques à suivre De? Le lire, ça serait bien. Excellent. Ça serait bien, mais est-ce que ça serait suffisant Non. Donc, après la lecture, il y a quoi La compréhension et la méditation. Donc, la compréhension, c'est comprendre le message. La méditation, c'est voir ce qu'il y a derrière ce message. Vous comprenez Tadabur", ?« Tadabbour »« Tadabbourul ayat » Allah Azzauddin dit très clairement « Afalaya tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaloha » Soit que la personne, elle médite sur le Qur'an ou bien le cœur qu'il est, que le cœur est scellé. L'importance ici à méditer le Qur'an, à comprendre ce message qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas c'est pas un luxe ici en passant c'est pas un accessoire comprendre le Coran c'est pas un plus je suis musulman je sais qu'il y a le Coran c'est la parole d'Allah ça serait ça serait cool ça si un jour je peux comprendre un peu le Coran c'est une nécessité c'est le message d'Allah c'est un message le Coran c'est pas le message au prophète wa le prophète ce n'est que celui qui transmet le message il s'adresse à lui mais aussi à l'humanité tout entière les tout d'la umma al-Qur'awmeh Hawlaha Le Coran, il s'adresse personnellement à chacun d'entre nous, sans exception. C'est pour ça ici l'importance de comprendre le message de al Qur'an. On ne peut pas tous comprendre tout le Qur'an. On ne peut pas tous comprendre le Qur'an au même niveau. Les ulémas, les savants, vont le comprendre plus que les autres. Mais il y a un certain minimum ici de compréhension, comprendre le message d'Allah. La beauté de l'islam La facilité de l'islam, c'est que la référence principale de l'islam qui est le Coran, est-ce qu'elle est cachée quelque part Est-ce que le Coran est caché Est-ce qu'il est difficile pour qu'on accède au Coran Est-ce qu'on a plusieurs versions dans le Qur'an et on ne sait pas c'est quoi le vrai Coran Non, il n'y a aucune excuse. au Allah Azza wa Jal, il a donné un Coran parole claire sur laquelle tous les musulmans s'entendent. Il n'y a même pas deux versions. Ce ne sont pas les trois, cinq, c'est un seul Coran. Et c'est très accessible. Il n'y a pas plus accessible que le Qur'an. Alors, on n'a pas l'excuse de dire ah, je ne peux pas lire le Qur'an, je ne peux pas savoir. Vous comprenez On peut toujours avoir accès au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question ici, encore une fois, d'effort. Fala shay'a fala shay'a unfa'a lil ibadi fi ma'ashihi wa ma'adhi Fala shay'a unfa'a lil ibadi fi ma'ashihi wa ma'adhi Min tadabburi l'Qur'an wa itala ti ta'amuli fihi wa jam'il fikri ala ma'ani Quels sont les avantages de un, comprendre le Qur'an, les versets du Qur'an Ils sont là pour nous donner al ma'alim Les lignes directrices, les caractéristiques générales du chemin les lignes directrices, les caractéristiques générales du chemin du bien ainsi que le chemin du mal Allah azza wa jalla décrit son chemin et que c'est un chemin droit, alors suivez-le et ne suivez pas les chemins Dans la première sourate du Coran, fatiha Allah azza wa jalla nous parle de quoi Du chemin. Guide-nous sur droit Et tout le Coran, c'est pour décrire ce chemin ou pour décrire aussi le chemin de Satan qui ne faut pas suivre et Allah azza wa il nous a dit que son chemin il mène où il mène vers où le chemin d'Allah azza wa il mène vers où hum il mène vers le paradis et Allah azza wa il invite vers où Allah azza wa jalla jannah الى الجنه والمغفره باذنه c'est ce que Allah azza wa Allah azza wa invite au au paradis et à son Allah يدعو الى دار salam. Allah il invite vers la demeure de la paix qui est le paradis. Ash-shaytan il invite vers quoi shaytan il invite vers l'enfer. min ashabi al Comprenez donc c'est ces deux chemins. Et Allah azawadi nous a dit voilà le chemin, voilà ses caractéristiques, voilà quoi faire, voilà ce qu'on peut pas faire. Allah azawadi n'a pas laissé Euh, les, pas, regardez, vous avez tous entendu parler de de cet alibi, de cette de ce fameux pseudo argument que plusieurs pères, plusieurs utilisent pour ne pas pratiquer leur religion, c'est que ah il y a beaucoup de divergences, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux, on comprend plus rien. Vous comprenez? Donc est-ce que ça c'est vrai? C'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences dans le Fiqh al Asl. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences de nos jours dues à plusieurs paramètres incluant les fitaines, les épreuves. Tout ça, c'est la nature des, des temps, ou bien de la fin des temps, le plus qu'on se rapproche de la fin des temps. Mais ce n'est pas vrai que ces divergences-là sont tellement importantes qu'elles annulent même les fondements, les choses fondamentales et centrales de la religion. Vous comprenez Les plus grandes divergences, elles portent sur quoi Soit sur des détails de fiqh, de pratiques qui ne concernent pas la partie majeure des gens. Ou bien, elles sont reliées à ce qu'on appelle Nawazil, des événements politiques, des événements de tous les jours, des, des trucs proches, porter des jugements, et que dans plusieurs de ces situations-là, on peut juste se contenter de dire, oui, il y a cinq avis différents, moi je ne sais pas Allah ou Allah, mais ça ne me regarde pas directement. Vous comprenez Par contre, ce qui est clair dans le Coran, il est clair. Comme ce matin, on a fait khutbah, c'était sur L'importance des faibles dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les personnes qui sont faibles, c'est à cause d'eux de qu'Allah nous accorde la victoire et son aide, subhanahu wa ta'ala. C'est qui les personnes faibles Qu'est-ce qu'on va dire par les personnes faibles Les personnes faibles de... dans leur, dans, dans leur ilm, savoir ce que ça Non, pas des personnes qui sont faibles malgré elles-mêmes, de par leur nature. L'orphelin, la femme qui est veuve, le pauvre... C'est de ces personnes-là que le prophète il parle. Si on prend une surah, très, surah que, que presque tous les enfants connaissent, les en, petits enfants comme ça qui, qui, qui ont fait euh, un mois d'école de Coran dans leur vie en entier, connaissent cette surah. Okay? Surah tout le ma'oun. Surah très courte, très simple, très claire, qui, qui me donne déjà des indicatifs, est-ce que je suis un bon musulman ou non. C'est très simple, c'est pas, pas si compliqué que ça. Ara'ayta alladhi al maun A minimum d'intérêt pour le Coran va me permettre de comprendre cette surah très clairement pas besoin il a pas de ici des choses compliquées alors qu'est-ce qu'Allah celui qui ne croit pas en Il a dit celui qui ne croit pas en l'au-delà. Alors est-ce que je crois en l'au-delà ou non J'y crois. Ok, j'ai iman bil harya. Fadhel et qu'elle lui qui pousse l'orphelin, il repousse l'orphelin. Il veut pas voir l'orphelin. Il est trop arrogant. Il veut pas. Alors est-ce que moi je suis quelqu'un d'arrogant Est-ce que moi je suis quelqu'un qui veut exclure de mon cercle les personnes qui sont faibles Est-ce que je suis le genre de personne qui ne s'assoit qu avec les riches et avec les dignitaires, comme on dit, ainsi de suite. Alors ça, c'est un très mauvais, très mauvais signe. « Et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. » Si moi, je, suis, je ne suis pas très riche, je ne peux pas nourrir beaucoup de pauvres, mais le minimum que je peux faire selon cette aïe, c'est quoi Ça reste quand même mon obligation d'encourager de, les autres à nourrir le pauvre, même si je ne peux pas le nourrir moi-même. Nettant que moi... Mes, Ce que j'ai comme moyen, ça me permet de me nourrir moi et ma famille. Je n'ai pas plus. Had, juste limite, limite. Je ne suis pas quelqu'un de pauvre, mais je ne suis pas quelqu'un de riche. Et je sais qu'il y a quelqu'un de pauvre, c'est mon voisin. Mon obligation ici, selon cette sourate, c'est quoi C'est de dire aux gens, aidez à nourrir le pauvre, parce que vous avez de l'argent. Vous comprenez Allah il nous parle de ceux qui sont musulmans, qui font la prière mais qui s'en sert Ça veut dire qu'ils ne prient pas la prière à temps. Gare à eux. Est-ce que je fais partie de ces personnes C'est grave, si oui. Personne qui fait la salade. Ce n'est pas quelqu'un qui fait pas du tout la salade, ça c'est <rire> encore plus grave. Pire. Allah Azzauddin parle de celui qui fait la salade, mais qui fait pas la salade à temps. Si je ne fais pas la salette, attends là, je n'ai pas vraiment d'affaires avec les divergences entre les savants et ce qu'ils ont dit à telle mosquée, l'autre mosquée. Je devrais avant tout me concentrer sur moi-même et régler mon problème avec la, la salette. Parce que ça, c'est, vous savez, dans la gestion de tâches, cours 101, la très simple, c'est quoi C'est tâches importantes et urgentes. Alors ici, c'est faire la salette, et faire la salette, attends, c'est une tâche qui est importante et... Urgente, cannot be delayed. Ce n'est pas pour l'an prochain que je vais commencer à faire la salade. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, roule Amal, vous comprenez Donc là, c'est le type d'indicateur ici qui, qui m'indique ma foi, elle est où, ma pratique, elle est où. Si je ne fais pas la salade, si je ne fais pas la salade, ou je ne fais pas la salade, attends, croyez-moi ici, c'est le rouge, c'est un feu rouge, c'est urgence là. C'est tout, tout euh, toutes mes ressources personnelles qui doivent être mobilisés pour régler ce problème le plus tôt possible. Coute que coûte. Il n'y a, a, a pas d'excuses. Croyez-moi, c'est indiscutable. Il n'y a pas d'excuses à ne pas faire la salade ou bien à ne pas faire la salade à temps. Ça, c'est indiscutable. Parce que la salade, c'est notre canal de communication entre nous et entre Allah. Qu'est-ce que les gens, ils disent, ceux qui ne font pas la salade J'ai pas le temps. OK Donc, ça, c'est l'argument numéro un. Hmm? Je fais trop de péchés, ok, je fais trop de péchés, ça c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est en train de, de, de nous trouver des excuses, dit pas la vérité, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment compris l'islam, ok, parce que la salade c'est là pour nous, entre autres pour nous, nous nettoyer de nos péchés, donc c'est comme, comme si quelqu'un dit je suis trop sale, je ne veux pas prendre un bain parce que je suis trop sale. Je prie dans mon cœur. Ok, donc là ça c'est ça, ça, ça, ça c'est exagéré. Ok, donc ça c'est incarne le Mais la, la majorité des personnes censées, des musulmans censés, là avec un, on est encore dans dans une personne avec qui on peut parler. Il y a pas un problème encore plus sérieux en bas. C'est qu'elle va ouais, je devrais faire la salat, je sais, mais j'ai pas le temps. Ok, donc ça c'est habituellement qui se dit. Allez, on va revenir à ça, cher Première chance, première chance. croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Juste essayez et vous allez être émerveillé. Il n'y a pas une chose qui te donne la baraka, la bénédiction dans ton temps et dans ta journée, comme faire la salette à temps. Tout ce que tu as à faire, c'est une chose, une chose, la seule chose. C'est la volonté ferme de dire « aujourd'hui, je vais faire toutes mes salettes à l'heure » coûte que coûte tu vas voir comment est-ce qu'Allah il va t'aider tu vas être c'est surprenant vous comprenez tu es en train de dire celui qui dit j'ai pas le temps il est en train de dire qu'Allah il m'a donné une grande obligation il m'a dit que c'est vraiment grave si tu fais pas la salade mais il m'a pas donné assez de temps pour la salade vous comprenez tu es en train ici d'insulter Allah indirectement Allah il t'a créé il t'a préparé tout le cadre et encore une fois je vous le dis là les frères pour les frères Encore plus, soit encore plus, comment dire, euh, soit plus aspirant. Dis aujourd'hui, je vais faire toutes mes salades. Attends, je vais faire le maximum de salades au masjid, salatul jama'a. Là où je suis, je vais trouver, je vais faire de mon mieux pour essayer de faire la salat au masjid, jama'a, en groupe. Vous allez voir la baraka que Allah Azza wa Jalla va te donner dans ton temps, dans ton rizq, c'est exceptionnel. Donc ça c'est vraiment comme on l'a dit, c'est indiscutable, vous comprenez euh, que, Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la question de la gestion du temps, gérer son temps. Donc on a dit comment avoir une vie qui, qui, qui est plus longue, en quelque sorte plus de baraque. Règle numéro 1 pour la gestion du temps, pour un musulman avant de commencer à lire les livres de best-seller, do this in the morning, do that, whatever, je ne sais pas quoi. Règle numéro 1, pour que ta journée Soit comme ça, encha'Allah Azza wa Jal est productive et tout, programme ta journée autour de la salade. Ne programme pas la salade autour de ta, de ta journée. Tu vas voir comment est-ce que la salade, par elle-même, elle va régler beaucoup de choses. Elle va organiser les choses. Vous comprenez Donc, j'ai moi j'ai salat au dhuhr, après ça j'ai salat au Asr. Donc ça c'est déjà, j'ai déjà mis ça dans le plan. Qu'est-ce que je pourrais faire entre Zohr et entre Asr aujourd'hui Qu'est-ce que je pourrais faire Donc, j'ai des choses importantes, je vais les mettre entre dohr et entre asr. Mais pour moi, c'est dohr et asr qui sont avant tout, vous comprenez Et donc là, tu vas voir comment est-ce que tellement de choses vont entrer automatiquement, juste avant dohr, juste après asr, juste avant asr, vous comprenez Donc, ça, c'est indiscutable. Pour la question de la sœur tout à l'heure, si quelqu'un n'a pas de place pour faire la sonnette, Allah Azza wa ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa il al لِيَ masjidan wa وَطَهُورًا premier principe, le prophète nous a tellement facilité la chose il a dit que toute cette terre c'est un masjid c'est un lieu dans lequel ma umma peut faire la salat les seules exceptions qu'il y a c'est quoi les exceptions, les places dans lesquelles on ne peut pas faire la salat salle de bain Un endroit qui est exceptionnellement sale, ça veut dire il y a najasa, mais ça c'est, en général ça ne va pas être tout, toute une salle comme ça, ça va être un mètre carré, deux mètres carrés, donc c'est pas vraiment un endroit, c'est un espace. Le cimetière, le maqbara, l'abattoir, certains ulama ils disent marabidul ibil, donc ça c'est déjà très très rare de, de nos jours, okay? on ne vit pas dans, dans, dans des fermes et ainsi de suite. On a aussi une place dans laquelle il y a des ordures et ainsi de suite, donc on ne va pas faire salat là, mais encore une fois, ça c'est vraiment à la marge de notre vie. Le seul autre espace qui reste, ça serait, comme on dit, c'est une terre qui n'est pas la mienne, c'est une propriété privée de quelqu'un que je n'ai pas le droit d'y être actuellement, je suis entré par effraction. Vous comprenez et Je ne peux pas faire la salat ici, donc on ne peut pas la faire. À part ça, Toute cette terre est un lieu pour faire la salette. Alors si je dis je ne peux pas faire la salette, je n'ai pas de lieu pour faire la salette. Il faut vraiment réfléchir. Est-ce que vraiment, ça c'est toujours ce qui y a à remettre en question. Est-ce que vraiment je n'ai pas de lieu pour faire la salette Ou est-ce que c'est plutôt le cas de plusieurs personnes Je ne dis pas c'est vous, mais je suis en train de répondre à la question de façon plus générale. Parce que ça, c'est une question qui revient toujours à ça. Après la khutbah, il quelqu'un qui vient demander « Au travail, je ne peux pas faire la salade, qu'est-ce que je devrais faire ?» Ou est-ce que c'est -ce est plutôt « Je ne me sens pas à l'aise à faire la salade. Okay? » Ça, c'est plutôt le cas pour la majorité des personnes. Ce n'est pas que je n'ai pas de place où faire la salade. J'ai la place où faire la salade, mais je ne me sens pas à l'aise de faire la salade devant les autres personnes. Les autres, je vais, voilà, je vais faire la salade. Ici ça, ça rejoint un autre point. Il y, a, il, y a, il y a deux points ici en fait. Premier point, si vraiment je ne peux pas faire la salette, est-ce que je peux est-ce est qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui ne peut pas du tout faire la salette On lui a interdit comme ça, papa, par la loi, on lui a dit, toi, tu as une restriction, le juge lui a dit tu ne peux pas faire la salette. Okay. Comme il y a des personnes qui ne peuvent pas toucher à l'électronique, d'autres ne peuvent pas voyager, d'autres ne peuvent pas se rapprocher de, comme ils disent, leur ex conjoint, de 1 km. Il y a quelqu'un, on va lui donner comme restriction, le juge lui a dit tu ne peux pas faire la prière. Est-ce que ça existe ça? Non. Donc, en général, c'est soit l'école, le travail ou autre chose. Taille. Soit que c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est vraiment vrai, je ne peux pas faire la salette ici, est ce que je ne peux pas chercher quelque part aux alentours ou faire la salette? Est ce qu'il y a quelqu'un qui travaille 24 quatre heures? continue, sans avoir de pause sans avoir de lunch est-ce qu'il n'y a pas un masjid, un mosalla sur mon chemin, dans mon entourage Vous comprenez est-ce qu'il n'y a pas un, un lieu donc il y a mille et une options auxquelles je peux penser si je veux faire un petit effort si ça peut même coûter un petit déplacement de plus par journée, donc il y a une grande différence ici de quelqu'un qui dit regarde, moi je termine le travail à 5 heures, j'arrive chez moi à 6 heures, et je n'ai pas où faire la salette entre les deux Dans plusieurs de ces cas, je vous le dis, si tu vois l'itinéraire de cette personne, avec un petit détour de 10 minutes, il y a un message sur son chemin. Okay? Donc, tu ne veux pas donner un petit 10 minutes de plus à Allah. Tu veux qu'on t'amène comme ça, un salat portatif, on va dire, juste entre ici, faire la salat et ça. Donc, il y a des sacrifices à faire pour la salat. Tout comme il y a quelque chose à gagner qui est encore beaucoup plus grande. Autre chose, si vraiment je ne peux pas faire la salat dans mon travail, j'ai nulle part là. Je suis vraiment limité, je ne peux pas respirer là nulle part où faire la salade. C'est une situation extrême et exceptionnelle. On a tous travaillé dans ce pays, on a tous travaillé pour des compagnies, on sait c'est quoi la salade, okay? on sait c'est quoi l'espace pour faire la salade et c'est pas si dramatique et si mauvais que, que ce que les gens ils disent, dans la majorité des cas. Si c'est vraiment le cas, est-ce que je vis pour le, le travail ou est-ce que je vis pour Allah Est-ce que je vis pour l'adoration Est-ce que Allah m'a créé pour travailler ou il m'a créé avant tout pour faire l'adoration Alors si moi je suis musulman mais que je ne fais pas la salat parce que chaque, je, je préfère vivre et me faire de l'argent la salat c'est quoi la différence entre moi et entre quelqu'un qui n'est pas musulman Qu'est-ce qui fait en sorte que moi je devrais avoir le paradis auprès d'Allah avec le prophète sallallahu alayhi wa Vous comprenez si, je sacrifie, si mes priorités sont les mêmes que quelqu'un qui ne croit pas en Allah et au jour dernier donc si c'est une question de priorité C'est très clair là, si, je, si mon travail ne me permet pas... Il y a beaucoup, surtout les frères, ils demandent beaucoup de questions, et même des frères demandent cette question-là sur Jumu'a, prière du vendredi. Je ne peux pas faire la prière du vendredi parce que je travaille toujours à l'heure du midi. Taïb, mais euh, ton travail c'est quoi C'est une formation temporaire C'est un contrat d'un mois Non, non, c'est mon travail. Mais tu, euh, tu, tu penses garder ce travail pour combien de temps Allahu'alam Allahu'alam, si ça veut dire, il est en train de dire, il veut faire carrière. Okay? donc toi tu es en train de dire pour, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans c'est pas un problème, tu vas plus faire salat al c'est normal tu es à l'aise avec ça, es Muslim, tu es musulman tu sais que tu dois faire salat al il va rester quoi de ton islam qu'est-ce qui va rester de ton islam ça c'est premier point deuxième point, la question comme on a mentionné tout à l'heure la question de se sentir mal à l'aise donc ça c'est le cas pour la majorité des personnes peut toujours trouver un espace, petite salle, autre chose, et que dans la majorité des cas, il n'y a personne qui va rien te dire, ou peut-être quelqu'un va te dire un petit commentaire, mais ne peut pas faire plus que ça, l'aïadhoro comme il l'avait, mais que la personne elle se sent mal à l'aise. Donc ici, le problème, c'est quoi C'est un problème qui est psychologique. On doit le dire clairement, okay? il y a beaucoup de musulmines qui ont ce complexe-là d'infériorité qu'on doit. Subhanallah, je viens de me rappeler. La semaine dernière, écoutez bien ça, parce que ça c'est des messages qui sont forts, qui sont puissants, qui devraient vraiment nous, nous, nous, nous pousser à, à poser toute une réflexion dans notre façon de pratiquer l'islam. Il y a un frère la semaine dernière, ça s'est passé ici même, un frère, il est parti à l'hôpital pour visiter un autre frère qui était malade. Donc c'est un autre frère du masjid qui était malade. Lors de l'attente, en attendant ou autre chose, le frère, il était avec son épouse. Son épouse, elle porte le hijab il dit il y a un vieil homme de 75 ans ça c'est quoi c'est un cadeau merci <rire> on va faire il y a un un homme d'environ 75 ou 77 ans qui n'est pas musulman dis-toi tu es musulman ça c'est ta femme elle le voit tu es musulman il dit oui Il dit comme ça, écoutez bien ça. Il dit, vous êtes où les musulmans Pourquoi est-ce que vous êtes tellement timides et vous ne parlez pas de votre religion Vous savez, il dit comme ça, il dit, moi quand j'avais 15 ans, j'ai lu le Coran, et c'est un livre qui est exceptionnel. Mais il n'y a personne qui vient ici pour nous parler de votre religion. Imaginez combien de personnes qui pensent de la même façon, qui diraient, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun musulman Et ce n'est pas comme les personnes qui disent, « Ah, oh, c'est difficile. » Ce n'est pas comme si on vivait dans un pays, dans une ère dans laquelle tout le monde adhère à une religion dans notre entourage et qu'on est les seuls qui sont dans une autre. On vit dans un monde qui est de diversité qu'on qu appelle, qui est excessive, extrême. Okay? Chaque 2-3 personnes forment une nouvelle religion, une nouvelle idéologie, un parti politique. et se disent on est fiers, et vont faire des trucs, des événements, ils demandent une loi juste pour eux-mêmes. Et nous les musulmans, on est la deuxième plus grande communauté religieuse de cette planète et on sait qu'il y a le Coran, dernier livre d'Allah et on croit au prophète sallam, et on se cache avec notre religion on va se cacher jusqu'à quand on va se cacher jusqu'à jusqu'à quand si nous on se cache, il va rester quoi comme islam pour la prochaine, pour, pour la prochaine génération qu'est-ce qu'on va laisser comme religion vous comprenez alors salat, salat c'est pas un crime salat tu es en train de prier Allah Azzawajal. Si tu crois que en faisant salet, salat, tu fais la prosternation, tes du, tu es en train d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé cette terre et ce pays et ce qui y a aux alentours, celui, ce qui a créé tous les êtres humains qui sont aux alentours de toi, tu vas faire salat sans problème. Vous comprenez Donc, comme on a mentionné juste ici le fait de réaliser que salet salat, pour moi, c'est indiscutable. Reste le point sur lequel on ne va pas s'étaler, question de fiqh, parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois, je sais que ça revient toujours dans les halaqas, La, le fameux jama de faire la combinaison, combiné entre les prières, plus particulièrement entre Dhore et entre As, ou entre Maghrib et entre Richard, ça c'est dans des situations exceptionnelles, on peut le faire à l'exception. C'est clair, comme les ulama, ils ont mentionné la haraja mais ça c'est parmi les solutions qui nous accommodent, qui nous facilitent la religion. Que si moi au travail, je sais que je crains Allah, je fais de mon mieux pour toujours faire la salat à l'heure, et qu'un jour j'avais vraiment à l'école mettant un examen, et cet examen-là il me prenait Dohr ou Asr, où j'avais un travail très important à faire en groupe, c'est l'exception, et que je ne peux pas faire Dohr et Asr ensemble à l'heure, et qu'aujourd'hui exceptionnellement je vais retarder le Dohr, le mettre avec Asr, harat sans problème. Mais ça, c'est une situation qui est exceptionnelle. On ne peut pas toujours bâcler les salates et toutes les mettre comme ça à la fin de la journée. Ça ne fonctionne pas. C'est clair. Donc ici, pour revenir, inshaAllah, avec le dernier point qui nous restait, ou bien on est avec le dernier point. La question de Al-Quran, donc ça on a mentionné.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 Ça fait 15 ans qu'on fait des halakat ou bien 16 ans ou quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de personnes, on a connu de personnes. Et avec le temps, tu vois que la personne, elle change. Change dans, dans ses croyances, dans ses idéologies. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. De celui qui est extrême dans, dans un sens, va devenir extrême dans un autre sens. Celui qui est très pratiquant qu'un jour... C'est pour ça le prophète s.a.w. a dit « Allahumma muqalliba al-qloub qalbi ala dinik » l'islam, écoutez bien cet exemple, si on pouvait comparer la pratique de l'islam à un sport d'athlétisme, ça serait quoi selon vous Est-ce que l'islam serait plus comme le travail du marathon ou bien le travail d'un sprint C'est un marathon, comprenez Ce n'est pas celui qui est le plus rapide, c'est celui qui est le plus constant. Ne sois pas leurré par quelqu'un parce que tu l'as vu aujourd'hui être très pratiquant, tu vas dire « Masha'allah, lui c'est le top ». Non, ça ne veut rien dire. Reviens dans sept ans, dans dix ans, si la, même, la personne elle est à la même cadence ou mieux, Masha'Allah. Mais aujourd'hui, dans un mois, dans un an, ça ne veut pas dire grande chose. Après, parmi les meilleures choses qui raffermissent le cœur, qui gardent le cœur sur le chemin d'Allah Allah le c'est Al-Qur'an Karim, le livre d'Allah Azzawajal. Toujours le lire, le comprendre et méditer sur Al-Qur'an Karim. Ne jamais, ne jamais, ne jamais Passer une journée Sans ta part de le Coran Ne passe pas une journée Sans une part de lecture de le Coran La part idéalement devrait être Quoi Idéalement ça devrait être combien Un minimum idéalement Quand on dit idéalement, ok c'est pas idéalement Idéalement c'est euh, Certains des compagnons du prophète alayhi wa sallam, Ils finissaient le Coran à chaque 3 jours Ok, Normal, là, ils lisaient le Coran chaque 3 jours pendant toute leur vie. Donc, ça, ça c'est l'idéal, mais c'est trop élevé pour nous. Mais en train de dire ici, le minimum idéal, ça serait quoi Un Un chiz par jour. Comme ça, on le termine, comme certains ulama, ils disent, le minimum, ça serait de terminer le Qur'an à chaque deux mois. Mais même quelqu'un dit, moi, je ne sais pas très bien, je sais pas, la, la récitation de le Qur'an n'est pas très facile pour moi, il y a « alayya », ainsi de suite, je ne sais pas, quelqu'un connaît. Alors, « Fais en sorte que ta journée ne passe pas sans la lecture, ne serait-ce que deux pages dans de le Qur'an. » Ça prend combien de temps lire deux pages dans de le Qur'an Pour quelqu'un qui ne sait pas lire le Qur'an, pour quelqu'un qui sait le Qur'an, ça va deux minutes, il va y fin de deux pages, même pas deux minutes. Quelqu'un qui sait pas, cinq minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « je n'ai pas cinq minutes dans ma journée » Si tu ne l'as pas, tu peux, les, tu, tu peux les faire sortir quelque part, comme tu as dit tout à l'heure, donc ça c'est très facile. Si quelqu'un n'a pas 5 minutes dans sa journée, quelqu'un va dire « moi ma, ma, ma journée c'est comme un robot, je vis comme un robot, c'est vraiment à la minute ». Bien, va couper 5 minutes de ton sommeil avant de dormir le soir et assure-toi de lire tes, mettons tes deux pages. Okay? Donc en coupant 5 minutes de ton sommeil, tu ne vas pas mourir là, tu vas pas, okay? tu as besoin scientifiquement de 8 heures de sommeil par jour. Donc si tu vas dormir 7h55, tu vas être en mauvaise santé. Okay? Donc ça c'est exagéré. Non, on peut toujours couper quelque part pour mettre du temps pour Allah Azzawajal et pour notre cœur. Euh, on va laisser le reste pour la prochaine séance incha'Allah euh, Avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions sur le contenu en tant que tel Rapidement. Oui Excellent. Que ce soit pour l'arabe ou pour le non-arabe, les ulama, ils disent on devrait avoir plusieurs modes de lecture de l'Qur'an. Que parfois lise le Qur'an pour le hadouf. C'est le maximum. C'est là la, la récitation des lettres, même si c'est rapide, c'est clair. Et ça c'est surtout surtout les personnes mettant qui connaissent le Qur'an connaissent beaucoup de Qur'an et vont toujours faire ça parce qu'ils doivent réviser. Donc ils peuvent pas se permettre. De lire chaque ayah, chaque jour comme ça, et passer le temps avec la ayah. Donc parfois ils vont faire une lecture très rapide, juste pour la révision. Donc parfois c'est une lecture pour le hadr. Et ça, ça c'est idéal dans les situations par exemple dans lesquelles on est sous pression. Comme on a dit tout à l'heure, la salat. Ok la salat. Je suis entré dans le masjid. <coughs> Je n'ai pas lu le Qur'an aujourd'hui. Je suis entré pour faire salat ou l'asr. Et il y a encore 7 minutes avant la salat. À la place de rester comme ça assis, je peux prendre le mushaf, même si je ne suis pas très en forme, même si j'ai beaucoup de soucis dans ma tête, et ainsi de suite. Le moindre que je peux faire, c'est lecture rapide comme ça, juste pour la récompense. Juste lire le Coran. Une autre mode, un autre mode ici, c'est la lecture de méditation. Donc là, on est en mode dans lequel ce n'est pas la quantité qui prime, c'est de comprendre. Donc on devrait varier entre les deux. Pour quelqu'un qui est arabe, qui comprend l'arabe ou qui lit l'arabe plutôt, c'est les deux. Pour quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, ce serait une fois lire la traduction pour comprendre et une fois lire le Coran, directement parole d'Allah Azzawajal, soit en arabe si je peux au moins lire les lettres ou bien par la fameuse translittération qui est le fameux arabe écrit en lettres latines. Donc là, c'est pour le Adjana. D'autres questions sur le sujet Oui. Oui. Regardez pour, pour la majorité des personnes Pour la majorité des personnes Leur travail Ce n'est pas un travail Qui est tellement lié à l'urgence On sait qu'il y a des personnes Qui travaillent dans un domaine d'urgence Quelqu'un qui est ambulancier Docteur dans les urgences pompier, autre chose Les savants, les ulama Ils ont mentionné des fatwas spécifiques à ces personnes Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des personnes Pour la majorité des personnes Je suis là aujourd'hui. Que je fasse mon travail jusqu'à la pause qui est à deux heures, ou bien que je fasse mon travail jusqu'à une heure et que j'arrête dix minutes et que je continue mon travail et que dix minutes après, pour la majorité des emplois, it works just fine. Parfois, tu vas avoir un employeur qui veut juste être bureaucrate, okay? qui veut juste t'ennuyer parce qu'il veut ça que tu respectes l'horaire tellement. Mais encore une fois, dans ce cadre-là, la majorité des employeurs, si vous êtes un bon employé et que vous êtes sérieux et que vous faites votre travail convenablement, okay, ils n'ont pas de problème à négocier avec vous, à vous donner une petite exception que toi, tu vas prendre ta pause, un petit minutes, tu vas, tu vas le prendre par ici, tant que tu fais bien ton travail. tu vas, okay. On n'est pas dans une société communiste où tout le monde doit comme faire le rang à la même heure et comme ça se diriger, faire le travail après sa sortie. Okay. Ce n'est pas, pas, pas l'armée. On connaît beaucoup de cas. Moi, personnellement, je connais beaucoup de frères. Je connais un frère, ce n'était pas juste pour faire la salade. Écoutez bien, pas, le frère, C'était pas pour faire la salade. Et ce pas pour faire salatul djumu'ah. Le frère, il faisait un plus. Il donnait salatul mois. C'est lui qui donnait la khutbah. Dans un masjid très loin de son travail. Je le connais, le frère. C'est lui qui m'a raconté personnellement. Et lui, il a négocié avec son employeur que le vendredi, Il, terme, il vient à 6h du matin, il termine à 11h, soit qu'il revient à 3h ou parfois il ne revient pas. Le seul truc c'est que le jeudi soir il va travailler un peu plus. Et l'employeur l'a a dit « j'ai aucun problème, tant que tu fais le travail ». Comprenez? Donc c'est une question ici comme on a dit « Si tu es sincère, tu t'essayes, ça va fonctionner, Allah il va t'ouvrir ». Si je ne suis pas sincère et je veux essayer avec Allah, déjà je commence avec « Ah, je sais que je vais, je vais, faire, je vais, je vais essayer la salat, je sais que je vais avoir de gros problèmes. » Probablement tu vas avoir des problèmes. Tu as, tu, tu as confiance en Allah Azza wa Jal Que moi je suis là pour le rizq, pour manger le halal. Pour manger le halal, je dois aussi faire ma salat. Fais les actions, tu vas voir. C'est Allah qui te donne des solutions, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ici dans la halaqa pour vous donner des solutions. Les solutions elles sont près d'Allah Azza wa Jal. Oui Pas de problème. Le... Non, pas de problème. Tant que vous rattrapez ça avant, après ça. Okay, donc, tant que le, le, le nombre de minutes est rattrapé, le travail est rattrapé. Vous devriez faire votre mieux pour rattraper. C'est clair ouais, Vous pouvez rattraper un peu de votre pause, faire un peu de travail, ne serait-ce que... Mettons, dans, dans ma pause à moi, si ma pause, elle dure... Une demi-heure, 40 minutes, si j'ai déjà pris un 5 minutes pour la salade, je peux faire un 5 minutes de plus dans lequel je peux faire un travail administratif, ajouter... Il y a, il y a toujours quelque chose de plus à apporter au travail, vous comprenez Non, parce que là, on parle ici de la salade qui est obligatoire, parce que la salade obligatoire, c'est le droit d'Allah Azzawajal. Il n'y a personne qui peut faire, comment on dit, override, là, de, de dire mon droit, il est plus haut que le droit d'Allah. C'est la salade, c'est la salade, on a été créé pour la salade. Non, Oui. Exactement. On va prendre le frère présent on Oui. Les trois conditions de l'exhortation. Taïb. bi al Nous disons l'Imam Ibn Al-Qayyim, Donc så det zina det här. ilayha donc que le moment soit opportun que deuxième chose alama an aib alwa'idh de fermer l'œil sur les, failles, sur les de celui qui fait le rappel et point c'est que la personne à l'intérieur de son cœur qu'elle soit réactive, qu'elle puisse répondre à la promesse et à la menace d'Allah. La promesse de la récompense ou la menace de la punition. Qu'elle soit sensible à ça. Et une dernière question, Inch'Allah, oui. Non, non, on parle ici. La Zawdil parle du mal de ceux qui retardent la salat, de sorte qu'elle sort de son horaire, qu'elle sorte de son horaire. Ok C'est pas celui qui a retardé un peu après le Aden. Tant que la personne a pris dans l'horaire, les seminaires, oui. Oui, Barakallahu fiq, c'est ça. Donc, on a toute une plage de temps pour chaque salette, okay? donc surtout l'été, par exemple. Donc, à part l'hiver ici, l'hiver où on a un certain problème avec, mettons, Dohra, Asr, Maghrib, ils sont très rapprochés. Et même avec ça, si ça devient extrême, surtout avec... Euh, avec euh, Le, le, le temps, le froid extrême, les tempêtes de neige, et ainsi de suite. Ici, il y a encore une fois la possibilité de faire le jamah entre Dohr et entre la de façon exceptionnelle. Mais Allah a facilité. On ne peut pas imaginer comment est-ce que quelqu'un mettant en été, quelqu'un l'été, ne va pas faire la salade. Quelqu'un ne fait pas la salade l'été. Sachant que Dohr, c'est comme 4h30, là, presque 5h. Après ça, Asr, c'est un autre 4h. Okay, Maghrib, c'est un peu serré. Euh, quand on dit serré, c'est comme 1h30, 2h. Et Isha, sans parler. On ne peut pas imaginer quelqu'un va dire « Moi, quatre heures, j'ai pas eu le temps. j'ai pas trouvé le moyen de faire la salade. » Non. « Taïb. Wallahu ta'ala ala wa wa'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka'a nabina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in.